Bonsoir J'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez, parce qu'on n'aimerait pas louper ça quand même Bonsoir Comment allez-vous, chers amis Bon Dieu Manu est à moitié en train de disparaître, c'est une merveille C'est Grand Prix Oui, alors c'est... C'est Grand Prix d'une autre façon, hein. comme vous le voyez là, c'est Grand Prix euh, nomade. Hein. Je m'en excuse, mmh. mais écoutez, c'était le bon moment visiblement pour être en région parisienne ce soir. C'est pas passé grand chose euh, en Formule 1, donc on va bien évidemment revenir sur le Grand Prix de Hongrie, car c'est la seule actualité euh, brûlante que nous avons euh, rapidement ici. Non, non, l'annonce évidemment qu'elle fait. L'effet d'une bombe, hein, Fernando Alonso chez Aston Martin, on ne le voyait pas venir celui-là. C'est une grande surprise, je n'ai pas vu autre chose, je ne sais pas si vous, vous avez eu d'autres informations depuis, mais moi en tout cas, j'ai vu que ça. <rire> on les fait encore tourner en bourrique ou pas Bah non, évidemment qu'on va vous parler d'Oscar Piastri. bref, sans vous dire que si vous étiez venu pour un débriefing du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, désolé, on va faire ça en fin d'émission, on décernera quelques bons et quelques mauvais points, on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Je suis navré. Comment vas-tu, Franck Salut, Ben écoute, euh, ça va bien, on a un début de pause estivale, ma foi, fort prometteur, avec euh, effectivement ces, ces, ces bombes lâchées euh, juste après le Grand Prix d'Hongrie, voilà, effectivement on parlera quand même bien du, du Grand Prix d'Hongrie, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce, sur ce Grand Prix, mais voilà, euh, retournement de, de situation qui, euh, qui, qui vient de l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel jeudi dernier, signature de Fernando Alonso au nez à la barbe d'Alpine qui n'était pas au courant lundi matin, Euh, confirmation d'Oscar Piastri euh, cet après-midi et pour tous ceux qui n'ont pas suivi qui arrivent seulement sur live maintenant, il y a quelques minutes à peine Oscar Piastri dément avoir donné son accord pour être euh, titulaire chez Alpine ce qui veut donc dire qu'il ne sera pas d'ailleurs il dit qu'il ne roulera pas pour Alpine l'année prochaine ce qui veut donc dire qu'il s'est engagé quelque part Et probablement donc chez, chez McLaren, parce qu'on ne voit pas les chez Williams à la place d'Alpine. Donc euh, voilà, donc, <rire> hâte d'en de, débriefer avec vous, enfin débriefer ce, ce qu'on connaît. Mais voilà, il y a, ça a quand même beaucoup de, de répercussions sur, sur, sur beaucoup de, de gens, cette, toute cette histoire, et surtout la façon dont ça a été traité en coulisses. Écoutez, à un moment donné, comme, comme on connaît déjà l'histoire, parce qu'honnêtement, euh, avec Manu notamment, je vous le disais... Enfin... L'histoire, on, on, on connaît déjà le film, on a déjà vu la fin, donc normalement, d'ici quelques jours, Alpine va annoncer attaquer Alex Palou en justice, donc voilà, il n'y a pas de... Y a, y a Alex Palou, donc pas Alex Palou, le pauvre, il n'a rien à voir là-dedans, Oscar Piastri, hein, sur ce coup-là, bien entendu, ou alors peut-être, si ça leur si fait plaisir, après tout, ils peuvent attaquer Alex Palou, euh, je remets notre ami Paul qui est de retour, ouais. ne vous en faites pas, euh, mais du coup, comme tu es passé à droite, et ben Manu, comment vas-tu <rire> ben, écoute, ça va effectivement. Comme, euh, bonsoir à tous, comme a dit Franck, c'est un, un, un début assez agité de, ben, de, de pause estivale. Et puis voilà, on a eu, on a eu beaucoup de, de choses hors du sportif qui sont venues un peu nous faire oublier ce Grand Prix de Hongrie qui était pourtant sympa et avec pas mal d'enseignement. Effectivement, la priorité est au direct, comme on dirait sur les chaînes d'info. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières heures. Ouais. Ils il savaient que c'était la dernière émission avant les vacances, Donc il fallait bien. Ouais. Fallait bien qu'on fasse du bus, bien entendu. Bonsoir à tout le monde, le parce que vous êtes extraordinairement nombreux. Merci, bien évidemment. Vous avez vu de la lumière, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à être des fidèles à Grand Prix. Rassurez-vous, les autres émissions, d'habitude, parlent moins d'actu, parlent un peu plus de ce qu'on a vécu le week-end. C'est un peu compliqué, bien évidemment. Oui, Franck. Michael, on pourrait dire qu'il y a le 20h de TF1 et le 20h30 de Grand Prix. Voilà. Exactement. A euh, noter que l'un <rire> commence toujours en avance et l'autre, moins. Bien <rire> entendu, on vous laissera deviner lequel est lequel. Et donc, Paul, comment vas-tu Bonsoir, messieurs. Bonsoir, le chat. Bah, écoutez, ça va très bien. Euh, comme je disais juste avant l'émission, ça va sûrement beaucoup mieux que les dirigeants d'Alpine qui doivent... Euh... Vraiment, euh, qui vivent un début de mois d'août euh, qui ne devaient pas espérer. Il y a quelques jours, ils avaient le... un choix de luxe entre deux superpilotes à nommer. Maintenant, ils n'en auront aucun des deux. Donc, ouais, un début d'été, enfin un début de très festival mouvementé pour Alpine. Et puis, bah, voilà, comme disait Franck, ça, ça nous occupera cet été. Donc, au moins, on aura des choses à dire, même s'il n'y a pas de course cet été. Donc, ça, ce sera une grosse différence avec les années d'avant. Normalement, hein, on rappelle, comme le film est déjà tout écrit dans quelques minutes aussi, McLaren annoncera avoir signé... Oscar Piastri dans son pool de pilotes. D'ailleurs, le chat, n'hésitez pas à aller consulter vos mails, parce que enfin, normalement, hein, une bonne partie d'entre vous devrait être déjà euh, recrutée par McLaren pour la saison prochaine, parce qu'effectivement, on, on a évoqué euh, la situation en IndyCar avec Alex Palou. Pourquoi bah Parce que c'est exactement la même chose. Hein. Une équipe qui annonce avoir un contrat avec un pilote, le pilote qui dément dans la foulée. Euh, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de nouveau. Et messieurs, Le, le dénominateur commun, en principe, en tout cas selon les, les rumeurs, on n'a pas encore de fait pour l'instant, s'appelle quand même McLaren. Donc, que Zach Brown vienne foutre la merde dans une 10 c'est une chose. Maintenant, il a envie de faire parler en formulant, on dirait, ou, ou je fais fausse route en fait... Non, je vois je dis juste que McLaren a, a, a compris qu'il fallait faire de la rotation de, du personnel, mais ils ont compris que c'était les pilotes chez eux, donc je sais pas. Peut-être qu'on peut qu aura quatre ou cinq pilotes l'année prochaine en Formule 1 chez McLaren pour les soulager un petit peu. Red Bull ben, avait fait, fait ça en de... 2005, et quand on voit où ils sont, euh, choix gagnant. Ouais, Blague, blague à part, c'est, euh, ouais ouais, c est, c est, ça veut aussi dire que Daniel Ricciardo, ben, malgré son super contrat béton... Euh, en sa faveur, euh, bah, il ne sera plus chez McLaren euh, l'année prochaine. Bah, si tout se passe bien, parce que non, je pense qu'il va y avoir une belle bataille d'avocats entre, entre, entre Alpine et McLaren. Je pense que ce n'est pas encore réglé cette histoire. Donc euh, maintenant, il va aussi falloir, pri... va aussi falloir euh, prouver qu'Escarpiastry a signé son contrat euh, quand il le fallait, c'est-à-dire euh, au bon moment, euh, c'est-à-dire après le 31 juillet à minuit, et donc avant que euh, Alpine exerce son option. Et bon. Le, le fait que ce soit avant l'exercice de chose, ça peut se faire, parce que de toute façon, Alpine n'a pas le choix, ils l'ont prouvé qu'aujourd'hui. Qu parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Oscar Piastri ne pouvait euh, annoncer, enfin ne pouvait chercher un baquet que si Alpine ne l'avait pas titularisé au 31 juillet à minuit. Ce qui veut donc dire qu'au 1er août à minuit 1, il était libre de signer avec une autre écurie qui le promettait d'être euh, titulaire. Donc on peut supposer que McLaren lui a offert euh, ce contrat de titulaire. Euh, voilà, donc un Australien en remplacerait un autre peut-être qu'effectivement Daniel Ricciardo a aussi été un petit peu euh, comment dire, euh, voilà, convaincu par Zach Brown de, de, de laisser sa place en plus un, un jeune pilote compatriote euh, voilà, mais ce qui est plus étonnant voilà, c'est que, que ça se fasse de cette façon là quoi. Que Daniel Richardo s'il est poussé dehors c'est qu'il n'est même pas sûr d'aller rebondir chez Alpine Qu il avait quitté il y, a, il y a deux ans, donc euh, voilà. C'est euh, l'imbroglio en coulisses me promet d'être absolument euh, exceptionnel, euh, très difficile à régler. Euh, c'est oui. très, très, je pense que c'est très, très facile, effectivement. Comme on disait un peu en off juste avant dans euh, l'émission, de, de faire signer à Oscar Piastri un, un contrat au, au 1er juillet à 8 heures du matin. Euh, voilà en disant, bah non, non, il avait signé sans, sans problème dans les temps, vous pouvez aucun droit sur lui. Donc, ça, c'est extrêmement faisable. Euh, Maintenant, voilà, on sait que Mark Weber, son manager, a négocié déjà beaucoup en coulisses avec McLaren parce qu'il ne savait pas, enfin, il sentait comme le vent tourner du côté de, de Fernando Alonso, hein, pour, chez Alpine. Sauf que Fernando Alonso l'a fait euh, à la Alonso. Alors, je ne sais pas si on va peut-être aussi quand même un peu parler de comment, comment agit Alonso dans le, dans le dos d'Alpine. C'est absolument, euh, pour moi, c'est du jamais vu depuis que je, que je traite de la Formule 1. C'est-à-dire que le dimanche soir, encore quittant le circuit, non, non, pas de soucis, Otmar, j'ai rien signé, on discute dans les prochains jours, on se fait une visio, tout va bien. En fait, il se trouve qu'il aurait déjà signé son contrat le samedi soir chez Aston, et ça a été annoncé donc le lundi matin à 10h par Aston Martin, et Alpine n'était absolument pas au courant. Oui, je vous refais une question, donc ça c'est. Non, pardon, je vous fais juste Otmar, qui était comme ça, dit. Oui, Fernando, c'est Otmar. Oui, bon, écoute, ne euh, réponds pas, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il faut qu'on se cale la visio. T'en fais pas, il n'y a, a pas de souci. Voilà. C'est à peu près ça, puisqu'on rappelle que Nazafneuer a dit que Fernando Alonso est quelque part dans les îles Donc si vous êtes là-bas, n'hésitez pas, prenez votre bateau, peut-être que vous trouverez Alonso. Il, il est cherché par monsieur Zafneuer. Dis-nous, Manu. Non, moi, je, je voudrais savoir ce que, que Zafneuer a fait à Alonso. Est-ce qu'il a volé son goûter ou quoi Parce que. Pour que, pour que Alonso, on arrive à lui dire le 31 juillet au soir, oui, oui, t'inquiète pas, on en reparle dans deux jours, que le lendemain, il soit confirmé dans sa nouvelle équipe, pile, euh, on va dire, à les 10 heures après que l'option de Piastri a été levée et donc que ça inclut le fait que Alpine perde ses deux pilotes, j'aimerais savoir à quel point il a, il a énervé Alonso pour se retrouver une espèce de, une espèce de vengeance et de retour de, de karma comme ça. Donc, euh, ah, pas, parce calme, que là, c'est vraiment enfin Alonso, mais vraiment Alpine dans la merde... Alors après Alpine s'est peut-être mis à la merde tout seul, je ne sais pas exactement comment sont passées les tractations en, en, en coulisses, mais euh, Alpine se retrouve aujourd'hui avec comme meilleure option euh, de, faire, de rapatrier Ricardo s'il si, si, s'avère qu'il est bien euh, viré de chez McLaren, ce qui est probable, encore une fois on en parlait avant l'émission, on ne voit pas quel moment euh, Piastri aurait refusé Alpine pour aller chez Williams, donc euh, si, si Alpine, euh, Piastri refuse refusé Alpine c'est bel et bien probablement, en tout cas euh, quasi, euh, quasi sûrement pour aller... Chez McLaren. Mais euh, ça implique donc qu'ils ont cassé le contrat de Ricardo, et que Ricardo est libre, et qu'il pourrait revenir à Einstein dans une équipe où c'est finalement la dernière fois qu'on l'a vu vraiment à, son... à un très bon niveau, en tout cas. Mm -hmm. Donc ce serait pot potentiellement là le moins pire de ce qui pourrait arriver à Alpine. Mais ils perdent quand même Piastri, qui était l'élément qu'ils avaient en... depuis 4 ans et sur lequel ils misaient la suite. Euh, en tout cas, la suite aux côtés de Hawken. Et, euh, et on se retrouve avec un Hawken, seul leader et seul, seul pilote euh, pour le moment. Fidèle à l'équipe. Ah, le chat, s'il vous plaît, ouais. la joueur Verrikros qui vous dit Alpine a un partenariat avec Andretti pour fournir des moteurs si Andretti vient vers la F1. Et Grosjean est un pilote Andretti. Arrêtez Arrêtez je, je veux <rire> bien que, que le multiverse soit sympa, mais arrêtez <rire> Là, là, là, là Ça devient compliqué. Euh, Ricardo, de... on mentionnait Ricardo il y a quelques secondes. C'est la deuxième fois en deux ans qu'Alpine perd son leader euh, en cours de saison, voire même avant la saison, puisqu'en 2020, on se souvient que Ricardo avait signé pour McLaren avant même le début de l'exercice. Évidemment que c'était une année un, un peu particulière, mais comme quoi, ils ont quand même du mal à chaque fois à garder leur, leur pilote leader et leur pilote performant. C'est un, un sacré désaveu pour, pour l'équipe, et c'est encore pire qu'il y a deux ans quand Ricardo était parti, parce qu'il l'avait alors remplacé par Alonso, donc d'une certaine manière, ils avaient parfaitement rebondi. Là, non seulement ils perdent Alonso, qui restait extrêmement performant, mais en plus, leur jeune talent prometteur a visiblement signé pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, on passe d'une équipe qui, il y a encore quelques semaines, on parlait d'un choix de riches, finalement, qui mettre dans la voiture entre un double champion du monde quadragénaire encore très performant, ou peut-être un jeune pilote qui va, qui va devenir le nouveau crack de sa génération. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils vont avoir ni l'un ni l'autre. Donc euh, moi, moi, je veux bien qu'on qu dise que, que c'est McLaren qui les a un peu posé problème, ou qu'Alonso leur, leur a fait un coup bas. Malgré tout, l'équipe doit aussi se remettre en question parce que ce n'était pas normal de, de perdre ses pilotes comme ça et de se retrouver dans une situation quand même totalement improbable où les deux pilotes qu'ils auraient voulu titulariser, ils n'en auront aucun des deux. Enfin, je, Effectivement, je ne crois pas avoir déjà vu ça dans l'histoire récente de la F1 en tout cas. Donc c'est quand même un terrible désaveu pour Alpine. et, euh, et voilà. Je ne m'inquiète pas pour eux, ils, ils auront des candidats, ils auront sûrement un pilote performant. Est-ce que ce sera Ricardo On verra bien. L'avantage, c'est c'est Ricardo qui revient. Euh, vu comme il est parti il y a deux ans, là il sera en position de force pour le faire revenir. Et ils pourront lui proposer euh, un petit salaire, bien sûr, mais euh, ce ne sera clairement pas le salaire qu'il y avait. Euh, C'était 25 millions par an, je crois, Ricardo chez Là, ils pourront lui dire, écoute, on te reprend, mais par contre, euh, voilà, ce sera, sera un petit salaire. Donc, à voir, à voir comment ils rebondissent. Sur, ils auront deux pilotes titulaires très performants l'année prochaine, j'en suis sûr. Mais c'est vrai qu'en attendant, euh, le mois d'août, ça lance quand même... Euh, Ça crée des aveux pour eux pour commencer la trêve estivale, c'est est certain. Ils auront, ils auront deux pilotes, comme tu dis, mais alors voilà l'image que ça donne quand même. Je veux dire, euh, Depuis que Laurent Rossi est arrivé à la tête de l'équipe, moi je suis désolé, ça, ça part un petit peu dans tous les sens. On a quand même euh, Budkowski qui s'est fait remercier, euh, Prost euh, qui est parti, qui ne voulait absolument plus entendre parler de, de ce management-là. Euh, on, on essaie de jouer avec euh, deux pilotes en même temps, voilà, en promettant la lune à l'un, euh, Mars à l'autre et au final on perd tout, quoi. Et jeu, on se retrouve à un niveau de, de jeu de gamin, quoi. on essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et finalement on perd tout. Moi je pense que Fernando Alonso était très probablement au courant que Piastri avait une option pour piloter ailleurs, et qu'il a fait exprès, exprès d'attendre euh, le, le 1er août pour confirmer qu'il était, euh, qu était effectivement engagé ailleurs, Il y a dû y avoir quelque chose avec le management d'Alpine. Alors déjà, il faut savoir qu'ils lui ont promis, c'est votre masseur qui l'a dit, ils lui ont promis un contrat d'un an plus un an. Pourquoi un an plus un an Parce qu'un an, normal, mais si tu es au niveau, on te garde un an de plus en option. Mmh et après si tu le veux bah, on te met en retraite euh, en WEC voilà, chez Alpine parce qu'on a aussi une voiture là-bas euh, voilà. et en fait pour un pilote qui se sent autant en forme autant euh, volontaire de continuer en Formule 1 pour, je pense que ça a été un camouflet absolument inacceptable euh, on parlait effectivement aussi il y a quelques questions du, du salaire que demandait euh, Alonso qui aurait été aux alentours de 25 millions je crois qu'il a signé pour aux alentours de 15 millions par an chez Aston donc c'est pas une question de salaire je pense chez Alpine Euh, mais je pense vraiment que l'attitude du management d'Alpine, à, à vouloir effectivement le, le, le faire euh, marronner comme ça aussi longtemps euh, c'est pas passé quoi au bout d'un moment il a dit bah fuck quoi ouais, je veux dire, hein, désolé pour le, pour le gros mot, mais il euh, y, y a du pour et du contre il y, y, y, y a du contre effectivement sur l'attitude d'Alonso sur le fait de le faire comme ça mais si euh, le management d'Alpine l'a joué effectivement comme je suis en train de vous le dire mais ça on n'est pas dans les coulisses mais je pense qu'on doit pas être très, très loin de la vérité Euh, le fait de jouer ce timing-là, pour mettre Alpine dans la merde, je pense que c'est euh, bien. Et ça, c'est bien probablement ça. Et encore une fois, on a encore, encore l'image d'un Alonso qui part d'une équipe avec. Euh, voilà, avec, il a fait du politique, du trash, euh, où ça se passe mal. Voilà, ça s'est très mal passé deux fois chez Rodos, s'est très mal passé chez McLaren, c'est très mal passé chez Ferrari. <rire> voilà, c'est. Quel grand pilote, mais euh, le côté humain est un petit peu plus. Euh on est contestable. Je trouve que c'est quelqu'un d'ailleurs de Je trouve que c'est de grande qualité. Je je, je m'enforce évidemment en voyant ça. D'ailleurs, pour tout vous dire, euh, on vous dit tout évidemment dans le chat. Nous avions un accord avec Franck évidemment si Grand Prix ne trouvait pas... Voilà, si je ne trouvais pas un autre site internet pour voir l'émission, et bien, je décide de tous vous virer. Voilà, bien évidemment, moi je m'en vais... À un moment donné, nous sommes le 2 août, donc je vous l'annonce. Non, non, rassurez-vous. On ne fait pas ce genre de jeu entre nous, enfin, j'espère. Très bien, attention. C'est fou, enfin, c'est effectivement... Le pire, c'est que, comme tu le dis, Franck, tout ce que tu viens de dire, quand même est de plus en plus énorme. C'est-à-dire qu'on dit toujours, le plus gros, plus c'est gros, plus ça passe, mais c'est extraordinairement probable. C'est ça qui est quand même fou. C'est qu'il oui, y a de grandes chances que ça soit passé comme ça, et que Alonso effectivement, jouait ce jeu de, de, de poker, ce jeu d'échecs à 5 à dimensions. Alors, on nous dit maintenant dans le chat du Guan Yu Zhou chez Alpine. Il n'y a, a plus de lien, en principe, avec Alpine, maintenant. Moi, pour... ouais, puis, Vassar appelle au joueur à le lâcher, en fait. donc. Oui. Pas de raison. Oui, mais par Alpine, contre... voulait... Alpine voulait pas lâcher Piastri, donc ça finalement. Ça euh... va, <rire> enfin, quoi. C est... C est... Non, par contre, du, du Pierre Gasly qui pourrait être négocié en... en dernier. Bon, ça ne ferait un duo 100% français. Gasly, au fun déjà, après, faudrait il faudrait qu'il s'y qu'il y a ouais, voilà. quelques années, et surtout, est-ce que Red Bull a l'air tellement attaché à le garder que. Mais comme disait Horner à propos de Vettel, c'est qu'ils ont discuté avec Vettel pour le reprendre avant de signer Sergio Pérez, et Horner disait, c'est un article de tout à l'heure, « disait Mais quand on, on se remet une deuxième fois avec sa petite amie, ça n'a jamais vraiment le, la même saveur et le même goût. » Donc se remettre une deuxième fois avec Richardo, surtout qu'on rappelle quand même que c'est Richardo qui a planté Renault avant même le début de la saison euh, 2020, euh, qui a signé donc, chez McLaren alors que la saison n'a même pas commencé. Euh, je veux dire, il faut quand même avoir assez peu d'amour propre et d'estime de soi pour euh, accepter que ce soit Richardo. Parce que là, sinon, ça fait vraiment le, le pis aller. En gros, on n'a pas le choix, quoi. Oui, mais d'un autre côté, comme, comme Alonso s'est remis deux fois, enfin, s'est trois fois avec sa copine Renault, on se dirait que chez eux, c'est pas pas nouveau. Euh, et qui nous demande pour cher chez Alpine, c'est quasi impossible. Arrêtez, rien n'est impossible aujourd'hui. Même moi, je peux. Ah oui, là, là. là. <rire> Je pense que si ça ne se fait pas Ricardo, exemple, ce qu'il y a, c'est que si Ricardo ne trouve pas refuge chez Alpine et que McLaren n'a pas le plan B pour lui, il y a moyen qu'il ne soit plus en f l'an prochain parce qu'aujourd'hui, sa cote est vraiment basse. Euh, après, effectivement, Schumacher n'est pas encore gravé dans le marbre chez, chez uh, As, ah. puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait peut-être potentiellement quitter la, la Ferrari Driver Academy où c'est vrai il n'y a pas énormément de place chez Ferrari dans le, dans le futur vu que Sainz et Leclerc sont vraiment en place euh, pour au départ peut-être aller chez Aston Martin, ça ne s'est pas fait. Mais euh, est-ce que Alpine peut lui proposer quelque chose Ce n'est pas possible aussi. Si vraiment euh, Alpine doit dire au revoir à, à, à Piastri et qu'ils ont juste fait le communiqué en fait, pour récupérer de l'argent, euh, derrière, il va sûrement y avoir une longue euh, liste de pilotes qui vont appeler. Et de pilotes qui vont les appeler parce que malgré tout, même si Alpine s'est quand même fait beaucoup planter par ses pilotes, ils ont aujourd'hui la quatrième voiture la, la meilleure du plateau. Donc euh, c'est quand même une équipe qui est attirante pour beaucoup de pilotes. Je pense qu'un pilote chez Haas un pilote chez Aston, chez Alpha, chez n'importe quelle équipe, hormis McLaren, je dirais, réfléchira à une possibilité d'aller chez Alpine, parce que malgré tout, c'est un projet d'équipe d'usine, c'est un projet d'équipe qui a son moteur, qui a son châssis, euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a possibilité de voir quelque chose là-dedans, après, euh, effectivement, les candidats ne sont pas si nombreux que ça, mais bon, je pense que au pire des cas, oui, ils auront Ricardo en plan B, mais après, on, ça, ça, ça dénote aussi de la cote qu'a qu qui a chuté chez Ricardo, qui est passé d'un de, de, des meilleurs pilotes du plateau à plan B de Alpine en 3 ans. Quoi. Donc... Alpine, est, Alpine est tellement tombé en 48 heures, là, je pense, en termes d'image médiatique. Mmh. Et si en plus il était obligé de, de se rabattre sur Ricardo et de trouver une solution plus astucieuse et plus sympathique, euh, franchement, ça serait vraiment touché le fond. Quoi. Euh, là, je perdre, perdre deux pépites comme ça en l'espace de 24 heures, c'est du jamais vu. Ça, oui, on, parle mais... de faire à, on parle de faire revenir le Ricardo actuel, on ne parle pas de faire revenir oui. le, le Ricardo d'il y a deux ans, qui effectivement portait Renault à bout de bras, qui finissait par euh, terminer sur les podiums. Là, on a vu que c'était difficile l'année dernière chez McLaren, euh, et le changement de règlement n'y a rien fait, c'est même encore pire cette année selon moi. Donc, euh, ce n'est pas, pas dit que parce qu'il revient chez Renault, il retrouve euh, automatiquement la magie qu'il avait avant, ça se trouve, les nouveaux règlements ne lui conviennent pas du tout, ce n'est pas juste le fait d'être chez McLaren, c'est peut-être plus profond que ça, et euh, moi aujourd'hui je suis alpine, je ne suis pas sûr que, que Ricardo, voilà, ce soit mon, mon, mon premier choix. Euh, surtout comme tu l'as répété euh, à raison de Franck, il, il les a plantés d'une façon assez, euh, allez un peu plus élégante qu'Alonso, mais c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus super. Après seulement un an de, de quitter une équipe pour une autre équipe qui était à peu près au même niveau en plus, donc c'était pas, voilà, c'était encore un désaveu. Je, je voulais juste faire une remarque en revenant sur Alonso. Je pense que c'est un pilote qui tout au long de sa carrière a toujours voulu euh, être en maîtrise de son destin. C'est quelque chose qui lui a toujours tenu à cœur. Il avait, il, avait, il rejoint McLaren pour 2007 en signant dès fin 2005. C'est quelqu'un qui a toujours anticipé. Euh, qui a toujours anticipé son futur pour être jamais pris au dépourvu, quitte à faire des fois des choix de carrière effectivement pas, très, pas forcément logiques. On, on, on se souvient que fin 2014, il décide de quitter Ferrari pour, pour un projet chez McLaren Honda, donc il n'avait aucune garantie que ça allait marcher, et ça, bon, on, a, on a vu de la suite. Donc c'est quelqu'un qui, plutôt que de se faire mettre à la porte, j'ai l'impression qu'on va toujours préférer dire « j'ai trouvé une solution avant », même si c'est pour rejoindre une équipe qui est, qui est moins performante. Et pour moi, ça ressemble un petit peu à ça, ce qui se passe cette fois-ci, c'est-à-dire que Effectivement, il a dû se dire « si vous ne me donnez pas la confiance que j'estime mériter, bon bah, je préfère piloter pour quelqu'un euh, pour lequel j'aurais choisi et, et que cette personne me veuille ». Je crois que c'est un petit peu comme ça qui qu fonctionne. Je ne pense pas non plus que ce soit une question de, de gros sous, même si bon, ça fait toujours plaisir à la fin du mois d'avoir euh, 4 ou 5 millions en plus, je le conçois. Euh, ce qui est moins compréhensible, c'est qu'il bon, n'avait théoriquement pas d'options, je suppose à part Alpine, je ne vois pas où, où d'autres il aurait pu aller. On sait que Lauren Stroll, chez Aston Martin, il avait pris Vettel pour cette raison, même si Vettel n'était pas ultra performant, il aime bien avoir un, un gros nom pour, dans, dans son équipe. Euh, donc je pense que, voilà, on, on évoquera peut-être le, le, le sujet plus tard. J'ai peur qu'Alonso ait pas grand-chose à gagner avec ce transfert. Peut-être qu'Aston aura quelque chose à gagner, Pardon. mais je ne suis même pas sûr, euh, pour des raisons que j'évoquerai plus tard. Mais ouais, mais voilà, sportivement parce que je pense qu'il a voulu garder son destin entre ses mains, il, il, a, il a fait un choix sportif qui n'est pas forcément très cohérent mais pour lui ça allait dans la mesure où il se dit bon, bah, voilà, je, vais, je vais quelque part, on va me respecter ou on va m'offrir un contrat de 2 ou 3 ans sans option ou... et il a dû dire bon, bah, voilà, au moins on me respecte plus et puis bah, tant pis pour Alpine, effectivement je les plante tant pis pour eux et le fait que le, le soir de la course en Hongrie, on, on, on ait l'impression à 99% que ce soit fait, c'est vrai que c'est quand même c est, c est terrible, c'est vraiment quelque chose de, de fou J'ose espérer qu'il a dit « Ok, bon, le 1er août, il faut que je signe un contrat parce que sinon, je ne suis pas sûr de signer Roland » et qu'il ne l'a pas dit en, en se disant « Bon, c'est ma petite vengeance pour Alpine qui n'a pas voulu faire confiance à 100%. » Moi, je pense que c'est plutôt la première option. J'espère, en tout cas, j'ose espérer que c'est ça. Et qu'il a juste voulu assurer ses arrières et, et de ne pas passer pour, entre guillemets, un idiot si jamais Alpine lui faisait le, le déshonneur de ne pas le, ne pas le prolonger au-delà de 2023. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est ça. On, on évoquera plus tard ce que ça implique sportivement, mais... Dans, dans tous les cas, je suis d'accord. Si, si c'est à cause d'une mauvaise communication chez Alpine et qu'ils n'ont pas pu lui offrir plus d'assurance pour un contrat, c'est quand même un peu dommage quand on voit à quel point il est encore performant même à, à 41 ans. C'est quand même une situation très particulière. On chat qui nous remet une petite dose de Grosjean. Là, là, franchement, s'ils font tout ça pour faire revenir Romain Grosjean, je, là, là, là, c'est même plus, c est, c est plus possible. Rien, rien contre Romain Grosjean qu'on apprécie, bien évidemment. Enfin sa saison d'IndyCar n'est pas non plus euh, cool. la meilleure, dirons-nous. En tout cas, comme le dit Goodcar, il a sorti le Popcorn avec Pato Howard sur Twitter. Ben, là, autant vous dire que... Pour, pour les gens qui sont en dehors de la Formule 1, c'est tout bénef. Surtout pour les gens de l'IndyCar. Ils sont passés pour des clowns depuis un mois. Maintenant, c'est bon. L'Ajax a <rire> déjà pris le relais. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce euh, que... Est-ce que ça va être comme... Cette, euh, cette métaphore qu'on a utilisée dans Racing Café de jeudi dernier, est-ce que nous allons avoir le droit à la, à la voiture de clown et des clowns qui vont toujours sortir de cette toute petite auto parce que euh, tout sera de plus en plus stupide C'est pas impossible. Euh... Je, je voulais encore ajouter un petit camouflet moi, pour Alpine donc j'y pense. C'est quand même Alpine qui a payé euh, toute la saison, les saisons... Euh quasiment 5000 km en essai privé avec, avec la voiture de l'an dernier, c'est eux qui ont financé tout ça, et pour le préparer, pour aller ailleurs, c'est quand même la, la lose euh, complète, quoi, je veux dire, en termes d'argent investi, c'est... C'est aussi peut-être pour ça que je, je me dis qu'une solution à l'amiable pour effectivement en dire bon, ok, finalement, Piastri, tu vas rester chez, chez Alpine, et on suit pas encore, hein, parce que je pense qu'il va y avoir une, une bataille d'avocats derrière, euh, je pense que c'est pas réglé encore, mais... Mais voilà, je ne sais pas si on nous entend, parce que je vois qu'on est très très haché. J'en suis d'accord. Non, apparemment, on oui. nous entend. Si on ne nous voit pas, c'était okay. déjà un début, on nous entend apparemment. Tout va bien. Bon, selon, là, non, si non, on nous entend bien, ça va. Voilà, donc... Euh, ouais, C'est ouais, ouais, énorme, quoi. Ce quoi fond, venir, c est c est... Alpine a notamment financé, du coup, la saison de F3 de Piastri en 2020, qui remporte. Pendant qu'ils étaient occupés à verser 20 millions à Ricciardo, Enfin, euh, c'est effectivement, tu vas dans le groupe Renault, ils n'étaient pas tout à fait chauds, on va dire, euh, niveau Formule 1. Bah là, avec tout l'argent en plus qu'ils sont en train de perdre, c'est quand même compliqué pour eux. Quoi. En fait, il un truc que je ne comprends pas, c'est l'objectif le, le, le, du communiqué de presse d'Alpine aujourd'hui. Parce que quand ils l'ont posté, ils ont clairement dû se douter que ça allait faire exactement une Ganassi en IndyCar avec Palou, que le pilote allait se dire, bah non, euh, moi j'ai signé ailleurs. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent absolument garder Ou est-ce qu'il y a simplement cette volonté de montrer, euh, nous, on a respecté tous nos engagements, comme ils l'ont dit dans le CP, en fait, dans le communiqué, en disant euh, on, a, on a financièrement soutenu, on l'a fait rouler, on lui donnera des essais libres, euh, comme prévu depuis le début, etc. Et là, en fait, est-ce que euh, est-ce que justement on a ce... enfin Est-ce que c'est est juste ça Et pour derrière avoir du poids au niveau des avocats et gagner de l'argent, ou est-ce qu'il y a la vraie volonté de le faire revenir et de l'obliger, entre guillemets, à courir pour Alpine Parce que Après, ce ne serait pas le, le, la fin ouais. du monde pour, pour Piastri, qui en fait, il y, a, il, y a, il y a encore moins de deux semaines de ça, euh, courir pour Alpine en 2023, c'était son, son idéal et le vaquet idéal pour lui. Donc, euh, c est, c est, moi, ce qui m'étonne, c'est comme, comment Alpine est passé de solution A et de, de, de l'envie absolue de, de Piastri, à euh, je ne veux pas courir pour eux et je ne courrai pas pour eux, parce que le, la, la dernière phrase est terrible en fait dans son... Mais dans son Man, Manu, effectivement, ils ont respecté tous leurs engagements sauf les 48 dernières heures ils auraient dû signer avant avant le 31 juillet minuit si c'est vraiment la date bah, tout le monde a l'air de s'accorder à dire effectivement que c'était l'option puisque la preuve c'est qu'Alonso signe, signe le lendemain chez, chez Aston c'était vraiment la, la date butoir et pivot Je veux dire, se faire avoir ainsi de cette façon là peut-être parce qu'Alonso les a menés par le bout du nez s'ils ouais. euh... se sont, sont vraiment fait avoir entre minuit et 10h euh, lundi matin Euh, désolé de dire ça comme ça, mais ils se sont vraiment fait baiser par Alonso parce que clairement, euh, là ce serait vraiment le pire départ possible. C'est à dire que eux auraient pensé avec un peu de naïveté que tout pouvait se résoudre le premier ou le deux et qu'ils seraient pas plantés par tout le monde. Et en fait, le, le premier ou le deux, ils se sont fait planter par tout le monde. En plus, on sait que Alonso est pote avec Weber. Alors après, c'est pas pour être, euh, pour être complotiste, mais est-ce qu'Alonso avait pas aussi une, une certaine visibilité sur ce que fait Piastri de son côté? C'est pas impossible non plus. Fort certainement. Moi, je pense qu'effectivement, il y, a... y a eu un croisement de, de données entre... Entre... entre Weber et Alonso, qui, qui se connaissent bien, qui s'est. Qui... Rassurez-vous, on va revenir. Ne le... vous en faites pas, on est là. Je... C'est-à-dire que là, c'est melon. Là, on y est pour rien, c'est melon. <rire> Vas-y, Franck, reprends ta, <rire> reprends ta en... Frère, oh, en plus, je. <rire> En plus, je pense que Piastri a choisi entre McLaren et Alpine. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord avec Manu, ce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure. A choisi entre, entre, entre McLaren et Alpine. Moi, je me miserais effectivement plus sur McLaren sur le long terme que sur Alpine. Dire, Alpine, ils nous produisent des voitures quatrième, euh, cinquième euh, constamment depuis 2016. Ça ne monte pas plus haut. McLaren, certes, il y a du haut du bas, mais ça peut monter très haut aussi. Euh, avec les ressources, les nouvelles, nouvelles souffleurs et un management comme de Zach Brown qui me semble quand même un peu plus solide que ce que Laurent Rossi est oui. capable de faire bon maintenant on n'a pas encore vu la patte de Safnauer et tout ce qu'il sait faire lui aussi de, de son côté euh, je pense que à moyen terme euh, le choix de, de McLaren est plus intéressant pour Piastri qu'Alpine, qu maintenant si effectivement euh, Piastri avait signé pour une équipe style Alfa Romeo par exemple qui, euh, qui certes euh, fonctionne bien cette année mais n'aura pas les ambitions que peut avoir à, à cette d'Alpine ou McLaren, effectivement il se serait il attendu peut-être 3-4 jours de plus avant de s'engager et de presser, de presser Alpine euh, de se décider Maintenant, il a laissé cette opportunité là sur la table en sachant, en plus, en sachant clairement que Alonso allait re-signer. C'est quand même ce qui se dit dans la presse depuis tout le temps. Il y a eu des discours dithyrambiques d'Alan Perman sur Alonso pendant tout le week-end en disant qu'il voulait absolument le signer, qu'il était génial, c'était génial de travailler avec lui, tout ça. Que Safner répétait deux fois que c'est une question de détail, que ça allait être signé. Pour Piastri, si vous êtes le premier route passé, vous avez la chance de signer chez McLaren. Je veux dire, mais vous hésitez pas, vous le faites quoi. Euh, oui, oui. Ça, ça, je veux dire, personne ne va jeter la pierre à Oscar Percy d'avoir signé chez McLaren le 1er août, euh, sachant, sachant toutes les déclarations qu'il y, qu y a eu d'Alonso et du management d'Alpine en faveur d'Alonso. Donc euh, je, je vois euh, voilà. Vardon, le chat notamment, qui lui dit euh, maintenant il y a eu cette envie. Donc du coup, imaginons Alpine n'est pas content. Qu'est-ce qui les empêcherait de euh, virer Alonso maintenant et de mettre Piastri à la place Bah, je vous dirais déjà le fait que Piastri n'a pas du tout envie de piloter pour Alpine visiblement, enfin ce serait. C'est-à-dire que là, il faut se rendre compte que euh, chez les dirigeants d'Alpine, à mon avis, euh, ils se sentent lésés, mais d'une manière, là, au niveau des deux pilotes, qui est absolue. Donc, là, vous êtes aux Mars d'Affneur, vous n'avez pas envie de les voir en peinture, les deux Euh, que ce soit Alonso ou, ou que ce soit Piastri. Là, tu vas chercher Trokovic à ce rythme-là. C'est n'importe qui dans la voiture. <rire> on, a, tu on, a... on a souvent des photos de Binotto le clown. Je pense qu'on verra très bientôt des photos de Rossi et euh, Safnauer en clown. Hein. Et, et encore plus, euh, encore plus clownesque. Hein. En même temps, c'est Zafnauer qui avait dit euh, globalement qu'Alonso c'était quasiment fait. C'est enfin, bon, la même personne qui a Deux dit qu'il n'irait pas chez Alpine. Donc à un moment donné, je... pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu venir le problème Il l'a même redit dimanche soir, on a passé l'article, euh, bon, parce que le dimanche, il y a tellement à dire sur le Grand Prix, qu'on a, on a passé l'article le, le lundi matin, on l'a passé à 9h38 mmh. ou 39, je crois, c'est-à-dire 20 minutes avant l'annonce d'Aston, et effectivement, bah, avec les, les jeux des réseaux sociaux voilà, qui publient un petit peu les, les articles, l'article voilà, le, de Zafnauer sur l'avenir av, d'Alonso sera clair, d'ici This pas. et l'annonce d'Alonso <rire> euh, chez Aston, effectivement, sont arrivés quasiment en même temps sur Twitter, et sur, ouais, donc du coup, euh, eh, les gars, vous êtes un peu en retard. Non, vous n'était pas en retard, on l'a posté juste avant, et Et heureusement, d'ailleurs, on, on l'a fait, cet article ça aurait été, ça aurait été con de l'avoir fait pour rien. Mais euh, voilà, ouais. ça, ça prouve bien que même le dimanche soir après la course, l'état d'esprit encore, était encore à... On va régler ça euh, dans les premiers jours d'été, quoi. En visio. Depuis la Grèce. Ouais. Bien, sauf moi, je, je, je, il n'y a je, pas de raison. Je, je, après, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Vettel était vraiment OK Est-ce que son départ en fait n'a pas été un peu poussé euh, par, par Aston aussi pour faire venir à, à, à Alonso Parce que euh, Ça s'est passé vite, hein le, Ça s'est passé vite et surtout, alors c'est vrai qu'il dit, ça, il fait qu'il réfléchit et c'est vrai que ça, c'est pas un secret, il en a déjà parlé, mais euh, il y a quand même le fait qu'au oh, Paul Ricard, il dit Je veux continuer. Et, enfin, je veux continuer. En tout cas, je, je, je suis plus pour, pour continuer, prolonger mon contrat et que quatre jours plus tard, on apprend son départ en retraite. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que finalement euh, Aston lui a pas un peu coupé l'herbe sous le pied en disant de toute façon, nous, on veut, finalement, on a, une, on a un accord avec Alonso, en tout cas, Alonso est OK pour venir, euh, on va lui faire la place, quoi, concrètement euh, en sachant que Vettel est, est un peu démotivé et que de toute façon c'était moins un placement d'avenir qu'Alonso, même si paradoxalement Alonso a 6 ans de plus, euh, c'est vrai qu'est-ce qu'il n'y a pas cette, cette possibilité-là Mais euh, en tout cas ça, ça fait beaucoup, de, ça fait beaucoup de, de, de paramètres inconnus et de choses à démêler dans cette situation, et la, la, la première pour Alpine aujourd'hui c'est de démêler qui roulera l'an prochain et euh, moi je, je serais pas étonné quand même que Enfin, déjà je pense que l'ambiance va être horrible dans l'équipe jusqu'à la fin de l'année, oh, ah, ça va être une catastrophe est-ce qu'il la... va pas y avoir un coup de sang de la part de Laurent Rossi qui va quand même pas se dégager Alonso plutôt prévu et piacerie mm -hmm. plutôt prévu parce que si jamais ça se passe vraiment mal est-ce qu'il y aura pas une faille en disant euh, en disant on peut les dégager ou pas je sais pas mais en tout cas euh, je pense pas qu'ils vont avoir envie de continuer à travailler avec, avec eux euh, mm -hmm. la bonne nouvelle c'est pour Ocon qui lui du coup bah, passe pour le seul mec euh, un minimum fidèle à Alpine et du coup Va être vraiment au centre de toutes les attentions. C'est le moment qu'il peut saisir pour construire l'équipe autour de lui, vraiment en disant :« Moi, je suis le leader incontesté. J'ai encore deux ans de contrat derrière cette année-là, et de toute façon, je ne compte aller nulle part parce que mon avenir, c'est Alpine. Euh, » C'est là aujourd'hui qu'il pourrait finalement bénéficier de cette fidélité, et bénéficier de cette, cette possibilité euh, dans l'équipe. Mais après, ça dépendra qui lui mettront dans les pattes l'an prochain. Mais c'est vrai que si, euh, je pense que s'il y a le moyen pour eux de virer Alonso avant la fin de saison, ils le font, parce que là, avec ce qu'il leur a fait, à mon avis, ils vont être, ils vont être hyper énervés sur, euh, face à lui, et je pense que oui, la fin de saison, ils vont complètement le bloquer, euh, lui bloquer l'accès au, aux données et tout ça, ça va être, ça va être une ambiance pas possible. On m'a envoyé un excellent tweet. Alors oui, hein, je fais les vieux trucs, je monte mon téléphone, mais voilà, <rire> l'état du, du marché chez McLaren, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, euh, chez, chez McLaren, ils ont, ils ont 152 000 pilotes au total. Maintenant, je ne sais pas trop à quoi ils jouent quand même, parce que ça fait beaucoup de pilotes, et euh, je veux dire, au bout d'un moment, euh, tout le monde n'ira pas en extrémie, donc il y a bien des pilotes qui vont être déçus, <rire> parce que ça fait deux ans qu'ils disent, oui, euh, Patrick Howard est notre, notre prochain grand pilote, c'est lui qui fera la passerelle vers... Entre les et F1, Erta en disant oui, bah lui il roulera dans des F1 et puis comme ça il fera la passerelle. Après il signe Palou et apparemment Palou ils ont fait miroiter la F1 puisque euh, ses avocats ont dit que Ganassi l'empêchait d'aller rouler en F1 ou en tout cas lui enlever la chance de pouvoir rouler en F1 et euh, aujourd'hui ils ont potentiellement euh, Piastri. Donc euh, je, je pense aussi qu'un jour ou l'autre il y a des pilotes qui seront déçus de la manière dont McLaren les a traités et ça ils en rendront peut-être peut compte trop tard. Quand je vois comment euh, Pat Howard a réagi, je me dis qu'il doit savoir des choses parce que honnêtement, à sa place, je l'aurais mal pris, effectivement. C'est-à-dire que il oui. y a deux ans, on le signe, machin, il va jouer le titre en Indycar, toute la clique, et ensuite, on lui fait miroiter tout ça, et il, voit, il vient de voir passer devant lui à peu près 17 pilotes, euh, et, et, et il est là, il est content, ça ne le choque pas, il va continuer deux ans en Indycar encore au moins avec McLaren, il reste chez eux alors que ça a l'air d'être un, une impasse, donc pourquoi pas, hein, après tout, voilà, hein, si, si lui euh, est tout à fait content de cette situation, il n'y a pas de souci. Robert n'a pas la super licence, il dit Ah un marque si, en ayant fini euh, top 3 en Indica l'an dernier, plus les saisons d'avant il ne doit pas être loin d'avoir la super licence normalement, vu que maintenant est sur 4 ans avec tout ce qu'il a fait, il doit l'avoir la super licence je crois. Ouais, et, et, plus et plus il l'aurait avec plus sa, plus. sa saison de cette année puisqu'il joue le titre de toute façon Donc, euh... après pour rester un petit peu sur le, sur le lien des états unis il y a eu, y a eu une rumeur qui a, qui, a, qui a traîné aussi en Hongrie sur le fait que Alpine pourrait euh, s'associer faire une joint venture avec Andretti parce qu'Andretti mm -hmm. cherche effectivement à rentrer en Formule 1 qui avait déjà une entente apparemment pour avoir au moins un moteur Renault euh, vu tout ce qui est en train de se passer mm. euh, je peux bien imaginer un, un rachat une John Venture Andretti euh, Renault ou Andretti Alpine mm. euh, voilà ou effectivement remettre, euh, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et peut-être faire venir un pilote américain, peut-être pourquoi pas des coups dès, euh, dès 2023 euh, mm. un pilote Andretti qui pourrait, euh, qui pourrait débarquer en F1 si effectivement ça peut être une, une piste d'avenir parce que là euh, Effectivement, en termes de, en termes de projet, c'est parti en saucisson l'espèce de 36 heures. Quoi. Je veux dire, on, on peut par... en fait tout remettre à zéro, on peut remettre tout à zéro et tout refaire, ce, ce, ce serait pas déconnant. Quoi. Donc tu dis c'est parti en saucisson, tout part donc du Bob Cochonou de Valtteri Bottas. Nous avons trouvé <rire> le Vaïkazar. Tout en buvant un Ricard en même temps, évidemment, comme ça j'oublie personne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Ça y est, on remet Romain Grosjean. Le prochain qui écrit Romain Grosjean dans le chat, <rire> je me dégage. Je me Faut, dégage que, tu faut que tu passes <rire> le... Dans le chat tu passes comme si quand, tu... quand quelqu'un écrit Romain Grosjean, ça met des étoiles comme si c'était une injure. <rire> il, il est Suisse, non, Romain Grosjean. Je pas ça. Ça, ça, ça dépend des résultats. Il a, voilà, dépend, il a ouais. fait, il a fait que la place à la dernière course. Il <rire> sur le podium, il est français, alors cette saison il est plutôt suisse. Mais... Suis D'accord. C'est <rire> Nitram qui nous propose Devlin Bonjour, au demi Suisse. Hein. Voilà. Devlin De Francesco, c'est le seul qui n'a pas, pas de contrat chez Andretti pour le prochain. Donc voilà, ils vont, ils vont faire venir en lui, enfin, Il n'a pas de super licence, mais je crois qu'il n'a pas de licence. Il n'a pas de licence tout court. Peut-être la licence 4 je ne sais pas, mais je n'ai pas plus pour l'instant. Euh... Ah, Dagliette Telvé nous propose Sébastien Grosjean. Euh, ouais, ah, ah oui, ça ferait plaisir aux médias euh, généralistes. <rire> Ils pourrait enfin <vraiment rire> se mourir en, euh, en toute sécurité. <rire> no Kovabi qui nous dit Tsunoda chez Alpine. De ah bon, si. toute façon, maintenant, vous pouvez mettre n'importe quel nom. C'est-à-dire que Verstappen chez Alpine, ça ne serait pas surprenant. Ce serait un très joli coup. Parce que si c'est pour et faire, faire tout ça bouger. et se retrouver avec le double champion du monde en titre... Bon, alors c'est. Ah, le numéro 1 sur l'Alpine oh Hamilton, bah... Hamilton, <rire> voilà, Hamilton chez Williams, tout à l'heure, dit. Il fallait que j'annonce Hamilton chez Williams vers 22h, bah voilà, je l'annonce maintenant. Voilà, Hamilton chez Williams. C'est hey, vendu, <rire> bim <rire> Allez Hamilton Sargent chez Williams et puis Jones chez, chez Mercedes, du coup. Bah oui, de toute façon. Vardon qui a dit chez Alpine, c'est possible, il n'a pas le niveau. Bon, il, dom... il mène quand même bien la saison de F2, donc je dirais qu'il a au... au moins un, un... un... un... un... un niveau. <rire> Ouais, ouais, le, le problème de Drogovic c'est que le problème de Durgovic, pour l'instant, c'est qu'il est très bon, mais qu'il n'est pas encore attaché une filière. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est important en Formule 1 pour euh, avoir une chance de, de devenir titulaire. Donc, euh, à voir. Peut-être qu'il trouvera, peut-être qu'il trouvera une filière, mais en attendant, ça va, c'est pas, c'est pas garanti pour lui. Mmh. Compliqué. Ouais, et juste pour, je me ouais. permets de revenir juste sur un truc, je ne pense vraiment pas par contre que, que, que Alonso s'en aille de, de chez Alpine en cours de saison, vous évoquiez, vous évoquiez le, le problème financier tout à l'heure, ça veut aussi dire euh, le renvoyer, lui racheter euh, le, le demi la demi-année de contrat lui reste. ça fait encore des millions de perdus, et en plus euh, bon, Alpine ne joue pas le titre cette année mais ils ont quand même un, un enjeu sportif qui n'est pas non plus dérisoire, c'est quand même la quatrième place du championnat des constructeurs, Et, euh, et, et même si Alonso s'en va en fin d'année, il donnera tout ce qu'il a et tout son talent pour, pour les aider à atteindre l'objectif. Même s'il ne le fait pas pour eux, il le fera pour lui. Donc, euh, je ne vois, vois pas non plus l'intérêt d'Alpine de, de, de changer au cours de, de saison. Je voulais juste préciser ça. Encore une fois, parce que sportivement, financièrement, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt, tout simplement. Alors, on dit, peut-être parier ça. sur tout. Hein, ouais. <rire> pourquoi pas hein. Par contre, on a une... Donc, la... euh, le... On a une info, Franck, ouais. excuse-moi, mais... Euh... Euh, oui. l'écurie Iron Dames vient de tweeter que Oscar ne roulera pas chez eux l'an prochain cest <rire> que c'est une équipe féminine donc ce serait assez surprenant euh, as, franchement il faut qu'ils n'annoncent rien pendant l'émission parce que ça aurait été le soir parfait pour avoir l'alerte du multiplex et je ne l'ai pas donc euh, à un moment donné moi je serais... Euh... Moi, j'ai créé une autre annonce qui n'a rien à voir du tout j'ai créé un parce qu'aujourd'hui il y avait le vote du conseil mondial pour les planchers des F1 2023 je m'attendais à un communiqué de la FIA ce, ce, ce soir bon autant dire que si ça tombe ce soir ça attendra un petit peu <rire> priorité au direct euh, non voilà je pense que bah, Rossi va devoir remettre à, à zéro son compteur de, de 100 Grand Prix hein. On, on, en, on en met 13 de plus dans le, dans, dans le Nourin et puis, euh, puis c'est reparti quoi, je veux dire non mais quand vous annoncez un pilote qui veut gagner dans les, dans les deux ans qui, va, qui, qui aura peut-être pas de victoire avant 4 ans ou 5 ans euh, déjà en termes de communication d'un côté et d'ambition de l'autre il y, y a des dissonances qui sont difficiles à justifier je pense et voilà après j'en reviens encore au propos d'Alain Prost qui avait prédit quand même des, des, des clashs suite à son départ entre, entre le management euh, et Fernando Alonso hein, donc, euh... Je veux dire que là, euh, le, le, jouer ce timing-là comme ça, et en plus, on n'a rien à dire. Alonso, il, il est dans son bon droit, il a le droit de signer avec qui il veut, il n'est pas en contrat avec Alpine pour le 2023. Il a le droit de signer avec William s'il en a envie, il a le droit de signer avec As s'il en a envie. Il a choisi Aston, euh, avec qui il s'était vraiment pas du tout entendu il y a deux ans, mais bon, apparemment maintenant, ça, ça, ça passe beaucoup mieux. On euh, va se demander pourquoi, c'est genre pareil. Euh, D'ailleurs, euh, soit dit en passant, euh, Fernando Alonso, Laurence Troll... Euh, Landstroll, j'attends de voir aussi comment ça va se passer. Un un ça va ça être un carnage. Ça va être extraordinaire. extraordinaire. J'annonce la déclaration le de, le de, de de, de, de lendemain de Jeddah. Non, c'est quoi C'est le Qatar, la de, dernière séquence, l'an prochain, où Alonso se vantera d'avoir mis 23-0 à, à Landstroll en qualif, mais qu'il aura quand même marqué que 5 points à la saison, parce que la, la voiture n'avancera pas. Donc, voilà. Ouais, mais 23-0 C'est ce comme ça qu'on. 23-0. 24, là, même peut-être. 23-0 à son équipe. Oui, 23-0, puis tu comptes les sprints, 34-0, enfin voilà, tu, tu, tu montes très vite, euh, <rire> bien évidemment, ça va être assez incroyable. Euh, messieurs, alors, imaginons quand même, mettons-nous à la place de, de Zach Brown, euh, plaçons-le un petit peu dans, dans le lot. Euh, le garçon fait quand même, et c'est quand même de faire un truc assez incroyable, euh, puisque là, il est quand même en train d'essayer d'aligner en IndyCar Howard, Rossi, euh, Palou, d'envoyer Rosenquist en formuleux e avec je ne sais pas qui de mettre Norris-Piastri en Formule 1 et de se séparer des 25 millions par an de Ricciardo tout en ne payant pas beaucoup d'indemnité de licenciement s'il enfin, arrive à faire tout ça c'est un génie en fait à l'échelle du sport auto, il est en train de réaliser, des, réaliser Avengers en fait tout simplement il euh, faut voir si, euh, si ça va fonctionner mais c'est vrai que si, si en plus il se sépare de Ricciardo et qu'il a Piastri à la place qu'il a un duo Norris-Piastri euh, l'an prochain Franchement, bravo. Et qu'il n'est pas obligé de payer. Enfin, après peut-être que les 25 millions de Ricardo permettront de payer l'argent les... qu'il devra à tout le monde pour avoir volé des pilotes. Mais franchement, euh, bravo <rire> à lui de... de réussir à mettre des line-up pareils. Parce que s'ils sont, entre guillemets, s'il si, euh, a trois voitures en IndyCar, deux voitures en F1, et que le, la sixième roue du carrosse, c'est Rosenquist qu'il est obligé d'envoyer en Formule 1. E, euh, ouais, c'est pas dégueulasse quand même. C'est quand même. Euh, genre, Équation quand même très complexe à, à résoudre, effectivement, parce qu'il a, a quand même des gros pilotes. Il y, a, il y a beaucoup de déçus, du coup, je pense. Quand ce... Là, je pense que ce soir, là, pour, pour, pour les, les pionniers d'Indicard qui, qui se voyaient peut-être en, en Formule 1, peut-être pas d'horizon 2023, mais peut-être être d'horizon 2024. Euh, je pense qu'il y a un, un, un, gros, un gros coup sur la, voilà, un, gros, un gros coup dans, dans, le, dans le pif, hein, en clair. Parce que Piastri, il ne va pas signer pour un an, quoi. Si, non, si non. Piastri quitte Alpine euh, qui signe pour chez McLaren. Et si évidemment, alors toujours pareil, hein, Piastri c'était une pépite hein jusque jusqu'à jusqu'à la fin de la F2 on a vu des pilotes de F2 très très bons s'écrouler ensuite en Formule 1 comme des pilotes moyens en F2 devenir extrêmement bons en F1 je euh, je souhaite évidemment pas à Piastri de s'écrouler en F1 mais si Piastri est, est, est encore au niveau en F1 comme il l'a été dans les catégories juniors il ne partira pas au bout de deux ans trois ans voire même plus donc ouais. ça veut dire que ça peut nous verrouiller du du McLaren pendant quelques pendant quelques années quoi Sachant qu'il a été champion rookie en F3 et champion rookie en F de l'année suivante. Mmh. Les deux derniers à avoir réalisé ça, c'était Russell et Leclerc. Donc ça donne un peu une idée du niveau du, du pilote. Euh, donc moi pour moi, effectivement, pièce arrive en F1 à long terme. Euh, McLaren, s'ils ne sont pas trop cons, comme ils l'ont fait avec Norris, ils le verrouilleront. Donc effectivement, euh, derrière, ça veut dire que Palou, notamment, qui a quitté Ganassi avec l'espoir de venir en F1, il va peut-être avoir deux, deux ou trois regrets dans les prochains mois. Euh, parce que le, parce qu en IndyCar, s'il est bloqué en IndyCar, le projet Ganassi est quand même plus alléchant que le projet McLaren. C'est euh, euh, possible. Après, que, là, il y a des répercussions sur le, le, le, comment dire, le, le, le pool de pilotes de, de, de McLaren dans les remotes les années qui viennent. Mais bon, pour McLaren, il faut voir aussi que l'objectif premier, c'est la F1 avant tout. Donc, euh, s'ils si, euh, ont bloqué euh, Norris-Piastri pour deux ou trois ans, ce euh, sera déjà ça de, de bien pour eux, quoi. Tu te dit Palou chez Alpine. Et si c'était ça La chance de Formula d'Alex Palou, en fait. Tout ça était prévu de, de longue date. <rire> Il a sa super licence. Oui. Champion Indy 40 titres. Il n'y a que titre de champion. Ouais. Ça, ça peut se négocier hein, en sous-marin. Tu sais que Marcus Ericsson pourrait revenir aussi, auréolé de sa victoire à l'indy 500 et de son titre. Là. Ouais. <rire> Putain, <merde. rire> et non, je déconne. Tu étais ah le... quoi dans ton verre ce soir ah, <rire> Regardez le, le, le vice-champion Indy en titre qui va revenir en F1 chez Alpine. Fait... J'ai pris les paris. C'est les paris qui ne sera pas. Ouais. Parce que maintenant, tu me dis, Franck, effectivement, en sous-marin, tout ça, Palou, Alpine, oui, mais alors le problème, c'est que là, si Alpine va chercher Palou, euh, Genassi il n'a plus une attaque en justice à faire, mais deux. Donc euh, ça devient aussi. Euh, <rire> Parce que lui, il veut toujours avoir Palou dans sa voiture l'an prochain il n'a pas changé d'avis. Donc c'est enfin, compliqué tout ça. Un, un espagnol en chasse un autre. La <rire> Roussam nous dit il n'y a <rire> pas un monde Samuel où aussi. Piastri n'a pas encore signé. C'est lui le conclu de histoire pour l'année prochaine. Non, là effectivement, j'allais enfin, enfin, dire j'y crois difficilement. Tout ce qui vient de se passer dans ces trois dernières semaines, j'y crois difficilement. Donc euh, c'est assez, euh, assez drôle. Mais... La, question... Ouais. La question de L2-1-1, ouais. je ne sais pas comment on dit. Il y a un monde où Piastri n'a pas de siège pour l'année prochaine. Non. Quand on en vient publiquement à dire qu'on ne roulera pas pour Alpine l'année prochaine, alors que le programme habituel, c'est qu'il a forcément un baquet ailleurs. Verrouillé. Signé. La question que j'aimerais aussi savoir, c'est qu'il en pense quoi, David Ibrivio, de tout ça Parce que lui, il est là chez Alpine. Il voit le monde s'écrouler autour de lui. J'entends le placard qui grince. Il a plus son placard. Oui ah mais, lui, c'est le même Il va a passé la tête comme ça, genre, putain, il se passe quoi là-dedans ah Non, mais David Ibrivio est le, est le chien du mime This is fine. Faut pas s'inquiéter, il est là. Mais... Ouais, c'est ça. T'es cool. Non, parce que moi, j'ai mon académie de jeune Pilot, pilote, je suis content. Euh, voilà, ça va. <rire> ça et, et, et, je je vous rappelle que derrière Alonso et Weber, il y a encore Briator, hein. En, en dénominateur commun. Vous l'avez dit, qu'il serait bon euh... tour en F1. Ouais. <rire> Mais tu coup de Flavio vu en 12 derrière, moi, je Putain. vois pas. Hein. Quand même, quand même c'est Fernando Alonso qui aujourd'hui est, est directement sous, les, comment dire, sous la gestion de Briator et Laurent Stroll en même temps, c'est vraiment... Euh... En fait, Alonso, il n'a pas le choix. Pour, pour, pour, pour financer Briator, il est obligé d'aller chercher des contrats aux plus, aux plus offrants. C'est pour ça. <rire> ça, ça va. Par il c'est bien faire. C'est ça. Et c'est un lui que tout le monde il en pense quoi, Cyril Abitbou Oh <rire> merde. C'est rien de Bitbull <rire> de faire. <rire> oui, il doit bien se marrer. Ça c'est clair. <rire> J'imagine un Bitbull dans son entrain. <rire> c'est que ça. Lui qui disait, à, lui qui disait à, à Christian Horner, euh, No, you have to look for an engine and a driver. <rire> euh, bah, je pense que là, il doit bien se marrer. Alors, Red Bull aussi, doit bien se marrer du coup. Ouais. ouais si Bull, ils c'est pas le grand amour. Hein. Si les, les plus anciens ont la ref, c'était un sketch des guignols où vous aviez euh, euh, Louis Fernandez qui venait se foutre de la gueule de Michel Denisot parce que le PSG faisait la de la merde, merde. bah là, c'est Cyril Habiboul en ce moment. Exactement pareil, je pense que là, euh, c'est assez incroyable. Là, je... Et c'est là qu'on qu pourra dire que Renault Fan n'a jamais vraiment gagné titre mondial, c'était encore euh, un peu Benetton à l'époque. <rire> il n'y avait que du Benetton à l'époque, c'était pas... Nicolas voilà. te dit, This is really bien fait pour leur gueule ». C'est Un petit peu là, la... <rire> <La tension>, certainement. Tu fais n'importe où là. I think you know it has to be very difficult for for Alpine the the situation, but I mean you know it is it is Formula One and to... you have to do it. like a oui, mis la bite bull. Nicolas te le dis à bite bull a appelé arrive à Béné pour rire un bon coup. C'est vrai que là, les anciens <rire> ouais. Ferrari doivent bien se marier aussi. Pas, pas pour je les mêmes bah, raisons. Si Et si Sébastien sortait de sa retraite, je pour aller chez Alpine. Oui, non, mais alors ça, écoutez, euh, à un moment donné, <rire> le monsieur va sortir d'une retraite qu'il ne l'a pas encore prise, euh, moi j'en ai marre. <rire> ben voilà ça ça va. Va. On en a vu qui ont changé d'avis. Ça, ça va aller tellement vite qu'à ce pas, on aura Vettel dans une Alpine et Alonso dans une Aston. On n'aura rien mm. compris à ce qui va se passer. Ah mais, non, mais ça, je ne l'exclus pas par contre. Bah, non, moi non plus, c'est ça le pire. Ça, je ne l'exclus pas, c'est ça le pire. Ça, ça, va, mm. ça, ça, va, ça va être tellement l'angoisse et, et l'ambiance pendant ah, les 9 courses restantes là que ça va être. Ça me paraît <rire> gros quand même. Je, je, je suis d'accord pour l'ambiance, elle ne va pas être un peu fixe, mais de la voir, je dirais, on ne s'entendait pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bon, là, là quand même, ça me paraît ça me paraîtrait énormissime qu'Alonso quitte dès, euh, dès le mois d'août pour aller euh, discuter. Euh... C'est pas fin août avec Aston, ça me paraît quand même énorme ah, je, serait... pense pas que je... Oh. je pense que Vettel il a quand même envie de profiter de ses 9 dernières courses en F1 aussi je, je vois pas le plus le garçon abandonné Ouais mais regarde, si Vettel Si Vettel te lui dit t'es plus dans ta poubelle, tu vas dans l'Alpine qui, qui performe peut... c'est pas impossible de l'imaginer choper un podium avant la fin de l'année, je veux dire, la voiture mm. sur, sur une course un peu un peu folle lui, il a tout à bah, gagner, ouais. Alonso a tout à perdre en jouant comme ça Le, le truc c'est que je, même, même le, le temps qu'il s'habitue à la 522, la saison sera finie, c'est un peu le problème quoi. Et du coup, mais après tout pourquoi pas Effectivement, ouais, parce que oui. ce qui se passe aujourd'hui on, peut on a Games Game from Jurassic qui nous dit Alonso est pro, il ne voudra pas lâcher ah mais là à mon avis le problème ne sera pas que ce qu'il a envie de faire, c'est bien dis. Vraiment... je crois, je crois qu'Alonso euh, ouais, dans, dans les 5 prochains mois ça va pas être de savoir ce qu'il veut faire, c'est de savoir ce qu'il peut faire mais. oui, parce Alonso de toute façon rappelons il est clean, il a signé, il n'était pas sous contrat avec qui que ce soit, il n'a rien cassé okay. il a juste fait un autre choix, c'est tout Après, c'est juste le question du timing, effectivement, qui, après, a, a comme... qui pique un, qui pique un bah, peu, quoi. Écoutez, moi, après, je, je, voilà, lançons, hein, ça y est, est, cette émission est une théorie du complot féante, donc allons-y, <rire> euh, gaiement bien évidemment, mais imaginons, euh, Alpine découvre voilà, que euh, tout cela est prémédité, parce qu'évidemment, tu dis, il est clean, Franck, d'un point de vue euh, public, mais imaginons, Alpine découvre que cela est prémédité en, en découvrant, je ne sais pas, je dis ça au hasard, Des emails, par exemple, qui, qui pourraient émaner de Fernando Alonso. Imaginons, il a envoyé un email à Mark Webber disant Hey, hello, it's, it's good. Elle plane, c'est bon, j'ai signé. Ah voilà, <rire> oui, elle plane, et... voilà. Elle plane épargne. Elle plane B. <rire> elle plane d'épargne, il est très très bon, là, à un moment donné. Non, je, je, je parlais de Kling au niveau contractuel, je veux dire, il casse pas un contrat pour signer ah oui, un, un, un autre. Voilà. après, c'est sûr on a quand même affaire au pilote qui, fin 2005, un mois après l'obtention de son titre avec Renault, signe chez McLaren alors qu'il a encore un an à faire chez Renault, euh, qui part de chez McLaren en ayant claqué le scandale du Spike Gate, qui part de chez Renault en ayant claqué le scandale du Crash Gate, donc c'est vrai que c'est un pilote tu te dis même si quand il fait, quand il fait les choses dans les règles de l'art, ça part toujours, c'est rare qu'il parte sans, sans, sans lâcher une tornade avant, avant lui. Enfin, c'est euh, vraiment impressionnant et euh, finalement... Euh, son départ le plus propre en carrière ça aurait été celui de chez, chez McLaren quand il a pris sa première retraite quoi. non non ça aurait été celui du Grand Prix d'Espagne 2011 celui-là était très très <rire> bon ce départ mais c'est tout parce que le reste <rire> c'est Ah mais c'est pas impossible bien. que d'ici la fin d'année on ait des déclarations de publiques s'il reste chez Alpine effectivement on verra pas. mais s'il reste bien chez Alpine jusqu'à la fin d'année c'est pas possible qu'on ait aussi une ou deux déclarations dans la presse parce que Il, il aura beau dire ce qu'on veut qu'il qu ne sera plus là l'année prochaine s'il si, si commence entre guillemets à favoriser le con, il ne se gênera pas pour le dire puisqu'il l'avait dit à l'époque en 2006 il avait commencé à dire Renault favorise physique là donc bon euh, il, on sait qu'il en est capable euh, effectivement ça peut péter maintenant, maintenant je sais pas euh, ça, encore, ça, ça, joueur, il... ça, ça finira par parler de façon forcément rien que l'intervention de Safnauer ce matin où il a été extrêmement précis sur les termes utilisés sur le, le, le délai, les timings sur ce qu'il lui a dit et tout ça en gros, euh, nous, on l'a joué, euh, joué confiant. Quoi. En gros, on lui a fait, lui a fait confiance. En, en gros, on n'est pas les mauvais élèves, on n'est pas, pas les mauvais bourgs. C'est Alonso qui nous a plantés, clairement, publiquement, mm. médiatiquement. Ce matin, ce qu'Alpine a voulu faire en convoquant la presse pour parler de ça, c'est en gros, on a été pris au dépourvu et c'est Alonso qui a fait l'enfoiré. Voilà, pour, résume, pour résumer. On maintien, maintient que le CP, euh, disant qu'il y a euh, Piastri, peut notre époux l'an prochain, avec tout ce qui est marqué dedans, c'est exactement la même manœuvre. C'est vrai qu'ils passent un peu pour des clowns aujourd'hui, mais euh, eux, ils diront voilà, nous, on a fait tout ce qu'on voulait. Alors, en plus, ils ont pour eux, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, ils ont, ils, ont, ils ont un peu ménagé les deux en essayant de trouver comment faire pour garder l'un et en recaser l'autre et tout. Mais ça peut aussi passer pour un, un argument positif parce que justement, ils ont essayé de faire plein d'efforts pour que euh, Alonso et Piastri aient une solution en, 2000, euh, en 2023. En fait. Donc, euh, ils ne passent pas pour le mauvais employeur qui a bloqué un pilote pour bloquer un pilote. Tu vois, ce n'est pas, pas non plus. Euh, je pas ce qu'ils ont fait à Piastri. Donc euh, je pense qu'ils ont encore la possibilité d'en sortir un peu grandi. Euh, mais il va falloir super bien gérer la com et le recrutement qui suivra. C'est vrai que sinon ils vont passer encore pour des, pour des incapables. Et c'est dommage parce que le projet Alpine n'est pas, pas catastrophique comme beaucoup le disent. En fait, moi, moi je, je, on en parle souvent dans cette émission et j'en suis toujours un défenseur. Pour moi, le projet Alpine, il est bon. Euh, il ne bénéficie pas d'un management toujours top, mais euh, c'est un projet qui a quand même énormément de potentiel. Et c'est dommage qu'il se passe ce genre de choses. Et je regrette un peu qu'ils aient fait confiance à Longzo une troisième fois et que ça finisse encore en, en enfin, d'une mauvaise manière. Parce que finalement, à chaque fois, c'est euh, comme ça que ça se termine avec lui. Et c'est vrai que pas assez, ça ne s'est jamais bien passé à la fin. C'est ça, ça, ça le cool. aussi. Parce que par exemple, Games on nous dit si le contrat de Piastri se terminait le 1er août, enfin, le 31 juillet, euh, enfin, en tout cas, l'option, on va dire, euh, naturelle pour l'avoir l'an prochain. Euh, Alpine n'avait qu'à mettre un ultimatum à Alonso. Mais le problème, c'est terrible. Je n'ai pas la casquette pour vous prouver que je suis euh, team mauvaise foi, mais euh, ils auraient mis un ultimatum sur Alonso. Quatre minutes plus tard, ça aurait été dans la presse. Parce qu'Alonso l'aurait... se ce serait fait un malin plaisir de dire Regardez, euh, je suis là, je performe, je suis là pour les faire remonter euh, euh, au sommet de la hiérarchie, regardez comment ils traitent. Tu ne peux pas gagner dans cette oui. situation-là, en fait. Euh, oui et non parce que quand même il sait quand même qu'il a l'avenir d'un jeune pilote quand même en jeu donc je sais pas s'il aurait été aussi euh, franc que ça dans la presse enfin aussi clash euh, Cash pardon je pense pas qu'il aurait parce qu'il sait quand même tout le monde aurait rétorqué mais oui mais si on te demande de décider c'est parce que derrière il y a Oscar Piastri oui. que tout le monde veut voir un F1 déjà depuis plus d'un an qui, a... qui attend son heure donc c'est peut-être un peu normal qu'on mette aussi un peu à la... la pression de décider je veux dire euh, tous les arguments auraient été entendables je pense si Alonso était sorti comme ça dans la presse comme tu dis Ah, je pense honnêtement qu'Alonso, il n'en aurait pas eu grand-chose à faire, effectivement, mais ça, après, ça reste... Voilà, ça reste le gars. On nous demande qui est le pilote de F1 qui a fait le plus d'écuries. Ah, il, à... il commence à être bien placé, Alonso, mais il y en a eu, un des, des, entre guillemets, mercenaires. Euh, Alors, je suis vérifier la, euh... la stat, c'est Chris Hammond, qui a eu 14 équipes différentes. Donc, ça va, Alonso est encore bien loin, <rire> <rire> même si en prenant <rire> tous, les, tous les relais qu'il a fait dans les différentes équipes, on n'aurait pas bien être loin, mais... 14 changements différents, ouais, peut Voilà. peut-être. <rire> L'avantage, c'est qu'Alonso a fait trois fois Renault-Alpine, euh, Renault deux fois McLaren, donc voilà, ça s'additionne se... ça plutôt bien. Il n'a pas refait Ferrari, ça... je suis étonné. Sa là... carrière n'est pas 2003, encore finie, en fait. Franck. Oui, oui, il faut qu'il finit en beauté, chez Ferrari. Se faire, euh, se faire voler <rire> che... chez Ferrari. Le Moumou qui nous dit, je vais avouer Chauvin, mais est-ce que pour faire ne serait pas une option Honnêtement, tout est une option aujourd'hui. Donc en fait, c'est le moment. Allez, c'est le meilleur moment de la Sydney Season. Vous allez tous pouvoir croire que votre pilote favori pourrait être en Formule 1 chez Alpine l'an prochain. Allez-y, faites vos jeux. Et Sarah Alfenzen Ouais, aussi, <rire> il delà peu. À la prof. À la prof, comme dit. Ayrton Senna, <rire> ah, non, c'est pas possible. Bruno Senna, oui, c'est possible. <rire> <C 'est vraiment rire> Fernando Alonso. <rire> ouais. Alors, <viens>. ah, bon, regarde. C'est <rire> c'est ah, ce quand même c'est une situation qui est le, le, problème, est le choix logique à 95%, je pense qu'on va tous s'attendre à ce que Richardo arrive chez Alpine. Soyons, soyons c est, c est... honnêtes. C'est terrible. Mais ce, serait tel... ce serait tellement politiquement, en termes d'image, médiatiquement, tellement. Et pour l'un et pour l'autre, une sorte de. de balle, ouais, le, le camoufler, quoi. En gros, et pour Alpine et pour Richardo, quoi. C'est toi tu retournes de là où tu as voulu partir et puis toi tu reprends le pilote que tu as. Mmh. Voilà, puis qui vient tout slow proposer aussi. Le, je ne sais pas le dire, mais j'ai n'ai pas le dire tout à l'heure aussi. En vrai, sur le On marché des pilotes disponibles, c'est loin d'être un choix ridicule. Oui. Le mec s'adapte super bien. On l'a encore vu cette année avec Aston et il y a deux ans avec Racing Point. On lui donne un volant, il, il arrive à en faire quelque chose dès, dès qu'il a l'opportunité. Donc... Sauf que Hülkenberg, lui, s'est fait virer pour raison de performance. Alors que Richardo oui. est parti. Excusez-moi, mais c'est exc oui, oui, Excusez quoi cette question cet C'est quoi cette Formule 1 où maintenant on est en train de dire il y a un bac à disponible et on prend que des gens qui ont 35 ans, c'est quoi le... C'est devenu quoi <rire> cette Formule 1 Parce qu'ils ont tellement voulu, il euh, y a tellement de jeunes qui ont été dégoûtés de la F1 ou qui n'ont pas eu leur place et le tellement, de, euh, tellement de, de, de, de, de, de, de... Tellement de... <rire> non, la voiture est rose, Franck. Oh <rire> <rire> me, <ça> me <rire> merde, oui, pas. effectivement. <rire> ça me <marche> pas. Euh, <rire> non mais quand vous pensez en plus... Tout, tu, dis, tu disais... Manu, tu disais... Ah il a signé un IndyCar enfin, pour, pour, pour, pour les contrats ouais. aujourd'hui. C'est -ce que... pas très important. Mais euh, tu, disais, Manu, rigolant, Alonso, Alonso. Tu, tu disais Manu en rigolant Alonso, mais... Euh... Ah non, Vernil <rire> et chez Peugeot. DS. <rire> ah mais, mais Manu, tu disais Alonso en rigolant. il Pensez... y Et une pensée émue pour moi. où depuis l'annonce de la retraite de Nico Rosberg en 2016, à chaque fois qu'un baquet se se met disponible dans des circonstances étonnantes ou euh, rapides ou soudaines, moi, je me dis, peut-être qu'il est pour Alonso. Tout ça, pour que ça se débouche sur le moment où ça fonctionne, c'est chez Aston Martin. <rire> On partage ta souffrance, Michael. Moi, ouais, je suis passé et, et de... Là, il même... allait avoir la voiture championne du monde en titre, à, il a une Aston Martin, quand même. C est, c est... Ah. Et, avec cette et avec cette histoire, vous comprenez encore dix fois mieux pourquoi Toto Wolff n'a jamais voulu faire de Alonso chez lui. Ouais. Mais ouais. voilà. Ils ont été deux à dire ça. C'était Toto Wolff et Christian Horner qui ont dit qu'il y oui. avait euh, Alonso avait pu représenter un bon investissement sportif mais que c'était pas il se sentait pas enfin ça avait été clairement sous-entendu voire dit que ne euh, ne sentait pas assez euh, politiquement pas possible pas c'est safe quoi tout simplement Alors, Verdi-Cross nous met le Messi. On s'y fait un cartouquet aussi. Euh, ouais, et, en, oui, de toute façon, on, on, on en a... <rire> Il y a Buzzy buzz qui a dit que le vigneron est en train de brûler un cierge pour le retour de Vendor. Ah, <rire> <rire> oh, le champ Ah oh, non Oh, la, oh, la pensée non. émue pour Nick De Vries, ou le, ou le coup, ou enfin, le champion du monde de Formule 20 F1 et d'après, mais c'est pas lui. <rire> c'est Ce serait... <rire> <C> <rire> vrai que Nick De Vries, c'est quand même aussi une très belle option, je pense. Oui. On l'a pas, pas, pas beaucoup évoqué, non, on l'a pas beaucoup évoqué. On rappelle de... qu'il a juste battu la TIFI en F2. Hein. Non, mais oui, non, mais, non, mais 2000, 2022, on en est encore à croire que Nick de Vries c'est une option. mais c est, c est, Cette carrière est fabuleuse. Euh... En fait, tout va en fait. On ouais. verra avec le choix qu'Alpine fera la confiance qu'ils ont en Esteban Ocon ou pas. À vouloir aller chercher absolument un pilote expérimenté, ça veut dire que Esteban Ocon, on le sent pas encore capable de, de être le leader de cette équipe alors qu'il a quand même prouvé qu'il était plutôt solide, qu'il sait mener des courses, les gagner, euh, pareil, il aime sur des podiums, euh, Voilà, il, il sait faire. Donc si Alpine euh, peut faire la confiance à un jeune pilote, euh, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il partait quand même pour euh, re-signer Alonso. Hein. Bon, en même temps, ça fonctionnait bien. Mais, voilà, ça veut dire qu'on qu ne fait pas forcément quand, entièrement confiance à 100% pour Aokon pour mener euh, Alpine vers les sommets. Pardonnez-moi, mais le meilleur tweet du monde est la propriété d'Alfa Romeo <rire> Qui tweet un paquet de popcorn avec une photo de Joe et Potas qui regardent leur téléphone. Putain, mais ces gens sont... <rire> sont des dieux. Il n'y a aucun problème. Euh... Mais là, bon. Euh, Apparemment, ouais. Joe... Ouais, Joe, non, on n'a plus du tout de lien avec Alpine, je crois. Non. C'est fini. Non, je pense pas. Non, pareil, ah, un an, un quel... Après, quel... Mais quel gâchis, quand même. L'Alpine Academy, le... le pognon de dingue, quand même. Euh, euh, Joe, pierre Stine... la Ça, c'est juste pour Jack Dwan, quoi. Donc, euh, c'est ça qui est. Bon, donc, 15, ça, parce qu'ils ont Jack Douane après ils ont Oli Caldwell qui on le rappelle va être suspendu au prochain meeting parce qu'il a euh, <rire> coupé des limites de piste enfin, il est sorti des limites de piste du coup il a pris son 12 e point pour ça et du coup il est suspendu pour ça Amaury euh, Cordel le faisait quand même beaucoup mieux Amaury Cordel ou Ragunathan le faisait avec Panache au moins <rire> et, euh, et après c'est tout il n'y a pas grand monde de plus que ça dans la, la Cali euh... de toute façon on va, on va bien avoir droit pendant l'été à une liste de tous ceux qui ont la super licence sont Voilà, et qui ne sont pas encore F1. Moi je suis Zasnower aujourd'hui, je vais chez As et je vais demander si est Dispo, je pense. Parce qu'il progresse, ouais. il est très bon. Il, bah, il, est... pas chez euh... parce il va chez Ferrari directement. Hein. Hein il va chez Ferrari directement. Enfin il va chez Mick directement, parce qu'il n'y a que Mick oui. qui sait euh, quelle est la tenue de son contrat avec Ferrari. Quoi. Le... The Robelo qui lui dit c'est marrant, personne ne pense à Giovinati. » C'est marrant. Il y a un qui me demande si je vois a encore des liens avec Alpine. <rire> <rire> ah, c'est. On me espérale. Ce bien, c'est tout es est C'est pas le bon, c'est l'autre. J'ai vu passé le nom de Rubens Barrichello dans le chat aussi. Ouais. Avec, avec Manu et Paul, on pourrait faire un article par jour sur une possibilité par jour qu'on n'aurait pas encore tout fait jusqu'à pas. Mais là, c'est dommage, ils auraient dû faire ça en décembre parce que ça aurait fait un calendrier de l'avant. Tous les jours, un nouveau pilote. <rire> <rire> <rire> Et le 24e jour, Dario Frank parce que oh, les, je l'aime bien, <rire> pourquoi pas, il n'y a plus de limite. Fou, il veut plus courir malheureusement. Franck Pontani, on n'a pas pensé à Franck Pontani. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Il a Lu... Lucas Di Grassi, on met un chat évidemment. Juge. Il a été suspendu de toute compétition. au -tout avait. Mais non, la suspension est finie. Après, maintenant, ouais, vu que les, les limites de piste sont, sont bloquées par les lignes blanches, je crois, Lucie. Oui Il était facile, il <rire> était facile. Ouais. Mais ça, ouais, ouais. Ouais. Allez, on en a Vu qu'on parle de sa suspension, elle est plus. Encore un invité potentiel en moins sur cette émission. donc. <rire> ah ouais, et, peu... <rire> et Andréa Yannone. Ah non, lui, sa suspension est toujours en cours. C'est un peu une <rire> de moto. Yannonet, toujours... peut-être. <rire> Encore suspendu. Alors, oui, comme le dit Loïc, si on veut faire plaisir, alors il utilise le mot l'ami euh, team. Bon, je toujours parti de l'émission FIM euh, Génétiver, donc ami est un bien <rire> de grand terme, Mais Alice Powell, évidemment, pour André, voilà, pourquoi pas Ça pourrait être bon. Le ah bon ouais jour, Une femme Oui. L'ami Ouais si non mais Laurent, non mais ils veulent enfin, excusez-moi mais ils veulent quand même une personne relativement performante dans la voiture. Enfin, je... euh... Chadwick n'a pas non plus montré des compétences. À la rigueur, Attention si tu veux mettre si tu veux. Non non mais si tu veux à tout prix si tu veux à tout prix faire le truc où tu veux mettre une femme, imaginons, hein, là non. on part dans, dans un. Je pense pas que ce soit le l'objectif, mais si ils se disent perdu pour perdu entre guillemets, allons-y pour essayer ce genre de choses de manière positive ils ont euh, Lilou, euh, Lilou Wadou chez, euh, chez Richard Mill en, en LMP2, qui est une, une voiture gérée oui, par, celle de, par par Alpine. Bon, évidemment, elle n'aurait pas de super licence, mais euh, euh, qui sait, ça peut être euh... Suzy Wolf Oui, bon, bah, on un, <rire> au nom mais... de l'amitié Au nom de, de l'amitié mercedes euh, Renault <rire> mettons, mettons Michel Mouton a... dans la voiture et n'en parlons plus. Carmen enfin, Jordan on nous dit aussi. <rire> elle a des liens avec Enstone, donc... <rire> Elle, elle a travaillé à Enstone. Mais oui, oui. Ouais, elle faisait des photos à Barcelone. Euh, sinon, ce qu'il vous dit, si tu prends pas Fleur, je comprends pas. Bah écoutez, Quartara en haut, au Ils peuvent tenter de faire revenir Rosberg s'il accepte de se vacciner. Bah oui, pour, <rire> pour l'instant, <rire> il ne toujours pas loin de rentrer dans le paddock, donc c'est compliqué si vous voulez. Il y a cette piquette non plus, d'ailleurs. Ah bien, oui! <rire> je Et, et comme le dit okay, Roland le dans ouf. le chat et il a tout à fait raison et on l'évoquera jeudi euh, euh, en longuement dans, dans le récit café. Euh, évidemment c'est un équipage 100% féminin qui a gagné la Gold Cup aux au 24 heures de Spa et c'est un, un très bon point c'est loin de moi l'idée, attention quand je disais ça c'était pas l'idée de dire non, c'est une femme et c'est pas roulé pas du tout mais pour l'instant euh, on n'a pas forcément eu, c'était surtout par rapport à Jimmy Chadwick qui n'avait pas montré des, des, des énormes compétences on va dire quand elle était euh, dans d'autres championnats que la W Series mais Honnêtement, t'as quand même des, des, des pistes, mais aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une pilote féminine qui puisse vraiment arriver en Formule 1 et performer au niveau qu'elles euh, euh, qu ont actuellement. Ouais. Ce serait, serait plus compliqué. Maintenant, comme le dit Goodcard, ouais, si, Danica, si Danica Patrick signe, moi, évidemment, je, je serais euh, ravi, bien entendu. Je ne sais pas ce qu'il J'ai vu, euh, vu passer le nom de Mickey Akinen, il est vrai qu'il est toujours dans une année sabbatique. Alors, ça fait. fait 16 ans, <rire> non, ça fait même euh, 21 ans maintenant, même et maintenant, et ça y revient en 2006 mais euh, rien n'est perdu. Voilà, on ne sait jamais, hein, bien évidemment. Euh, on va le faire sortir de sa retraite à sur junior, nous dit-on. Il dit, junior. Paul, Paul <rire> Belmondo. <rire> Allez-y, non mais là, profitez-en, le chat, c'est un moment rare. Dans, bah, Jeff dans... Gordon dans ces cas-là. Voilà, c'est un moment rare dans la vie de, de quelqu'un qui aime le sport automobile. Là, vous pouvez étaler votre culture et montrer que vous n'êtes pas un, un fan de Drive to Survive. Mettez le nom le plus ancien que vous connaissez. Giuseppe <rire> Farina est évidemment totalement, euh, totalement accepté enfin, voilà faites-vous euh, Pécresse pour bon rembourser sa dette <rire> <rire> so Paul Contre Newman si bien sûr si on devait mettre si une pièce là ce soir à part Ricciardo qui semble être le choix obvious euh, j'en mettrai une sur Nick De Vries quand même et dommage j'en mettrai sur Schumacher ok Paul ah bonne question là franchement vous me prenez un peu au, au, au dépourvu euh Question. Moi, la question que je me pose surtout, c'est après ce qui vient de se passer, est-ce qu'ils vont vouloir rebondir très vite et faire une annonce très vite Ou est-ce que maintenant ils vont dire, ok, là, il faut qu'on temporise un peu C'est juste la question que je me pose. Honnêtement, qu'ils vont mettre dans la voiture, je vais être honnête, j'en ai absolument aucune idée. Il y a déjà toutes les avocats à régler et tout. Donc... Oui, il y a Ça risque de prendre un, un certain temps en plus. Euh, franchement, si j'ai un mot vient d'ici la fin de l'émission, je vous le dis, là, franchement, je ne sais pas. Je, je me demande juste, genre voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu vont décider de faire maintenant qu'ils viennent de prendre un, un double camouflet quoi. Est-ce que l'idée, c'est de réagir très vite, de faire tout pour que ce soit réglé Ou est-ce que maintenant, il faut temporiser Profiter de la trêve festival pour laisser un peu le truc retomber. Mais bon, j'ai peur qu'après ce qui va se passer, tant qu'ils n'auront rien annoncé, ils seront un petit peu sous pression en permanence Alpine. Jusqu'à je... ce qu'ils aient enfin annoncé. Il y, un y a quelque quoi. chose, à mon avis, qui peut sauver Alpine et mettre piastriche chez Alpine. Après, je suis en pareil, tu fais courir un pilote qui n'a pas envie de rouler chez toi. Mmh. Est-ce que déjà, ça va arriver À mon avis, non. Voilà. C'est qu'à mon avis... Euh pour qu'un contrat en F1 soit valable, il faut qu'il soit signé et déposé au Contract Recognition Board, donc qui est un bureau de reconnaissance des contrats, qui se situe en Suisse, donc juridiction suisse. Et si euh, McLaren n'a pas déposé ce contrat euh, euh, le premier, entre le 1er août et au moment de, de cette annonce, euh, effectivement, il y aura une grosse matière à, à, à, à disputer, euh, effectivement. et peut-être mettre, même mettre Piastri sur la touche euh, pendant un an à cause de ça. Tout, tout bêtement, ça, ça peut en arriver là, quoi. Donc, euh... donc voilà, on va voir comment ça va se dénouer, mais effectivement, il y aura des affaires d'avocats qui vont jouer. Je ne sais pas si au mois d'août ça va être facile pour eux, mais bon, tout le monde doit demander être sur, sur, sur les dents à Einstein et chez McLaren, parce qu'à mon avis, ça va, va riposter dans des dans les, dans les deux côtés. Mais bon, ouais, chez McLaren, mets, ils connaissent déjà les bons. Mets des ma bons petite avocats, pièce, je mets ma petite pièce sur Togovic. moi. C'est pas, évidemment, c'est pas le choix qui fait le plus rêver pour l'instant, mais bon, si tu. Moi, je, je veux croire au, au côté... Euh, enfin, vu la saison d'Esteban Ocon, je, je veux croire à, au côté... Ben voilà, au, Alpine lui fait confiance, c'est le leader de l'équipe à partir de l'an prochain. Et donc, on peut mettre un pilote euh, très peu expérimenté à ses côtés et voilà, lui faire découvrir. Euh, parce que finalement, c'est ce qu'ils allaient faire avec Piastri. Alors, même si on sait que Piastri est considéré comme un futur crack, il y avait quand même une volonté de montrer à Ocon que c'est lui qui allait mener la barque. Donc, euh, je pense que c'est donc Covid ce serait un bon choix, il, il domine, la, il domine la, la F2 et puis comme on l'a dit avant il, il appartient à aucune filière donc lui pour le coup il serait disponible tout de suite et il signerait de demain donc, euh, donc ça, ça, ça pourrait avoir du sens parce que c'est vrai que c'est quand même un pilote très régulier qui n'est pas forcément voilà, est pas, est pas le pilote le plus spectaculaire qu'on ait jamais vu en Formule 2 mais c'est un pilote extrêmement régulier qui est systématiquement dans le top 10 tous les week-ends en course longue comme en course sprint donc euh, franchement c'est... Bonsoir, j'espère que vous allez bien <rire> euh... <rire> Ouais. rassurez-vous, aucun problème avec la faube ou quoi que ce soit, on dans le chat, rassurez-vous, c'était un problème de connexion, mais nous sommes bien. Euh, Franck, tu nous disais, Ça on ne plus, je on ne plus ouais. trop où nous en étions. Euh, ouais, oui, oui, oui, il faut refresh, effectivement. Oui, il faut effectivement faire un refresh chez nos chers amis du chat, mais ne vous en faites pas, nous sommes bien là, euh, toujours, imaginez, voilà, qui irait remplacer Fernandzo euh, chez Alpine un petit salut à Sébastien Vettel qui quitte la Formule 1 et qui doit pas être très déçu je... tout le bazar euh, qui est en cours, mais bon effectivement c'était ça hein, la, la bombe quand même à la base, deviez-vous c'était l'un ouais. des gros moments mmh. de l'émission, on aurait dû évidemment parler euh, largement du Grand Prix euh, du, du Grand Prix des de Hongrie, et quand même parler de Sébastien Vettel qui prend sa retraite à la fin de l'année autant vous dire que là c'est totalement passé au second plan avec tout ce bazar mais bon, euh, voilà, Vettel c'est C'est quand même un, un quadruple champion du monde qui tire sa révérence, messieurs. Après, on, on évoquera rapidement le grand prix. Sauf si vous avez encore des choses à dire sur cette situation euh, abracadabrantesque. Non, bon, on ne sait pas où c'est que c'est assez coupé, mais bon, on a quand même à peu près tout dit <rire> sur, <rire> sur tout ça. Maintenant, euh, place aux, aux avocats. Ça va être magnifique, ça, ça faire, ça, euh, ça va être fantastique, vous allez voir. Bon, on peut saluer, parce qu'à la base, c'était ça le, le tweet. Rigolo de début de journée, quand même, euh, que j'avais fait, c'était pour féliciter Max Verstappen pour son deuxième titre de champion du monde. Euh, puisque ça y est, hein, que, alors, on, peut, on peut le dire, c'est fait bravo à lui. Euh, à moins d'un Covid particulièrement long ou de, ou de quoi que ce soit, ou s'il se pète le bras en ouvrant une porte-fenêtre, je ne sais pas. Enfin voilà, il peut, il peut tenter plein de choses, mais là, autant vous dire que. Euh, euh, ils sont bons chez Ferrari parce que là, Mattia Binotto, il est en train de siroter de bière au bord de la piscine en vacances en train de se dire, bon c'est bon, tout le monde a oublié que nous sommes des incompétents, tout le monde a oublié les conneries ouais, que je ouais. raconte depuis trois jours c'est une masterclass hein, pour euh, Mathia Binotto euh, parce que c'est plus, plus une charge quand même <rire> c'est quand même une course je... ah il a juste frisé euh... ouais, oh, on commence on... par quoi Verstappen masterclass 10e, 10e place, première place en Hongrie sur le sec. Exactement, commençons par le positif. <rire> voilà, ouais. je veux dire, il euh, y, y a peu de pilotes qui l'ont fait. J'avais mm. quand même euh, souligné, euh, j'étais dans le chat du Racing Café, que le dernier virage avec les F1 de 2022, où c'est quand même possible de suivre beaucoup plus euh, de près, ça s'est vérifié. Et du coup, ça a quand même un petit peu amélioré quand même les possibilités de dépassement. Euh, une assez courte, mais ans, je quand même assez, assez, euh, assez appuyé derrière. Ça, ça, je pense que ça l'a un peu aidé par. Et il l'a un petit peu reconnu aussi que ce CF1 l'avait aidé aussi à, à, à mieux progresser. Et euh, voilà, il faut le faire quoi. Euh, lui, lui fait 10 dixième premier Pérez qui était lui finit finit cinquième donc. Euh, Euh, voilà, c'est... Là, là, là, là, la différence entre, entre les deux sur ce, sur ce Grand Prix-là. Euh, c'est quand même pas passé loin de... Parce que là, il prend 80 points d'avance sur Leclerc, mais il a très justement rappelé que ça aurait pu aller 37 37 Si Leclerc avait gagné que son... Il avait fait 3 tours de moins en qualif ou en essai libre. Euh, son moteur, il pétait au tout début de course euh, en Hongrie. Donc, euh, il aurait pas vu l'arrivée du tout. Et si euh, Leclerc, bah, du coup, avec... <rire> était parti... Euh... Elle fait ses... voilà, avec des si forcément, tous les scénarios bougent et il y aura peut-être pas eu la, la, la coucouille pneu dur Ça va effectivement faire un 37 points d'écart. Et, euh, et sur une course, on bascule totalement la physionomie Effectivement, ce un point d'écart. Ça laisse quand même à, à Red Bull la possibilité de faire 2-3 grosses erreurs, euh, sachant qu'il reste 9 euh, courses. Ça. Euh, mm -hmm. ça fait donc une grosse erreur sur trois... en, en chaque 3 courses, ce qu'ils n'ont pas fait. Euh sur la première partie de saison, donc il n'y a pas de raison que ça se, que ça se répète. Euh, donc voilà, effectivement, je pense que là, Verstappen, euh, Red Bull s'envole en, vraiment vers le, le titre mondial sans, voilà, sans, sans grande euh, surprise possible. Maintenant, on peut espérer quand même une deuxième partie de saison plus animée en termes de, en termes de, de, de, de bataille pour la victoire entre Ferrari, peut-être un problème de la fiabilité moteur. Euh, Mercedes qui est en train vraiment de revenir dans le game, où ils ont été ultra performants. Euh, le samedi est en course, voilà, pôle, quand même, pôle position pour la rôle, parce étaient quand même bien le, le vendredi, donc euh, contrairement à mes attentes, voilà, ils étaient en position de jouer euh, la gagne quand même. Donc euh, ça veut donc dire sur des circuits euh, qui leur sont normalement, j'aurais dû dire normalement le favorable parce que là on aurait dû être une catastrophe pour eux, ça a été top, c'était même mieux que la France. Donc euh, voilà, on arrête de faire des prédictions sur les, sur les circuits parce que <rire> tout, euh, tout, tout, tout change. En plus, à Spa, il y a une nouvelle directive technique qui, qui arrive pour le marseillaise qui devrait impacter normalement Red Bull et Ferrari au niveau de l'utilisation de l'avant, notamment du, de leur planche en bois qui devrait être un peu moins proche du sol à cause des patins qui seront fixes et plus qui pourront plus se rétracter à l'intérieur de, de, de la voiture. Donc ça peut, voilà, il peut vraiment y avoir une remise en cause de toute la hiérarchie, donc au moins avoir des courses super sympas en deuxième partie de saison, mais ouais, clairement pour le titre mondial, Euh, masterclass Max Verstappen pour ceux qui critiquaient son premier titre mondial en 2021 euh, à, à juste titre parce qu'il était extrêmement controversé hein, avec ce qu'on sait euh, là cette année il est euh, en amplement. Pas, pas de faute, pas de faute, pilotage euh... si il y a un petit 360 de degrés alors un petit même sympa le 360 de, de Verstappen c'est juste pour voir où était le clair derrière lui hop, est bon, <rire> <rire> il est en prime. hop je, je, je, je repars un, ouais. ouais, un petit coup de dans le rétro mais un, un peu stylé et... Et voilà, et, et, et ça suit et ça fonctionne. Et, et c'est une super collaboration avec son équipe stratégique aussi, avec la fameuse Anna Schmitz, voilà, qui est rentrée dans la, dans la lumière. On a eu la chance, euh, on n'a pas vraiment eu de chance de, de faire un article sur elle la veille, euh, sur la stratégie, l'importance de la stratégie. Et c'est vraiment elle qui a été mise en lumière par la, par la stratégie, et un article sur elle qui sortira demain aussi, sur comment ils, effectivement ils ont abordé cette, ce, ce grand prix de manière stratégique. Donc voilà, c'est un tout. C est, c est, ça fonctionne, c'est une osmose. C'est en train peut-être de, de se cimenter comme chez Mercedes ou Schumer chez Ferrari. Est en train de rentrer sur ces années-là effectivement, où tout, tout se cimente autour d'un pilote. Donc ça peut faire mal. Maintenant, j'espère que ça va être aussi la même chose chez, pour Leclerc et Ferrari. Et, puis, euh, et Russell aussi chez Mercedes. C'est ça. Après, dans les statistiques, euh, c'est la deuxième fois seulement que Red Bull remporte une course sans partir des deux premières lignes. La première fois, c'était Ricciardo à Bakou en 2017. Euh, et donc là c'est Verstappen qui, qui arrive euh, depuis la 10 depuis aussi euh, mais c'est là où c'est fort c'est que c'est en Hongrie justement dans une course qui n'a pas vu beaucoup d'abandon parce que c'est vrai que dans les courses je pense à B6 ou à l'an dernier il y a beaucoup d'abandon, donc forcément euh, c'est un pilote qui part de loin qui gagne mais là Verstappen a vraiment réussi à repeler à la fois à la stratégie à la fois au rythme à la fois euh, il dépose les alpines en début de course Non, et, euh, et voilà c'est vrai que tout a été bien géré lui il a fait une course vraiment incroyable alors c'est euh, on peut se marier sur les statistiques parce qu'effectivement il a fait un 360 c'est la deuxième course qu'il remporte en ayant fait avec le dedans puisqu'il avait déjà fait le coup à Oakenheim 2019 euh, et puis voilà mais c'est vrai que c'est finalement probablement une de ses plus belles courses en carrière euh, alors que lui avait très mal débuté et pas par sa faute puisqu'il a un problème mécanique en Q3 Euh, il prépare la deuxième place, il a un problème mécanique en début de course, finalement il met un mode fail qui fonctionne super bien, il fait son tête à queue et à la fin il gagne quand même alors qu'en alors qu face c'est juste les autres qui ont été moins performants. Alors on peut saluer la superbe deuxième partie de course de Lewis Hamilton, vraiment revenu sur, ses, euh, sur ce qu'il était capable de faire avant, vraiment sur la Hamilton hyper incisif et qui ne lâche rien pendant 15-20 tours, euh, mais c'était un peu trop court pour aller chercher Verstappen. Sachant que Hamilton lui aussi aurait pu faire une meilleure course s'il n'avait pas eu un problème en, en, en, en Calif. Mais, euh, mais voilà, à part ça, il n'y a pas eu vraiment de concurrence pour Verstappen parce que même s'il n'était pas dans le top 3 au début de course, une fois qu'il a été remonté, il n'a plus été délogé et surtout il tournait vraiment beaucoup plus vite que tout le monde dès qu'il changeait de pneu notamment et puis euh, globalement sur la course. Après, on va parler du fiasco Ferrari, mais à l'inverse, euh, Red Bull a vraiment tout fait parfaitement. Euh, Perret un petit peu en retrait, mais sauve les meubles quand même avec une cinquième place. Lui aussi euh, partait de loin, mais à cause du mauvais qualif. Et finalement, Red Bull qui partait 10 et 11, marque plus de points que Ferrari qui partait 2 et 3. Donc euh, si même des grands comme ça, Ferrari ne saisit pas l'occasion, euh, le titre, on ne peut pas y penser parce qu'ils euh, avaient la possibilité samedi soir de faire frapper un grand coup, d'aller faire, aller faire gagner Leclerc. Alors certes, la, la, les cours, les... Les conditions de course étaient compliquées, mais ils avaient quand même les cartes en main pour aller chercher un gros résultat. Et aujourd'hui, euh, ils se retrouvent avec des, des retards encore plus importants euh, chez les pilotes et chez les constructeurs. Donc, euh, ça montre qu'il y a bien un, un gros souci de réalisme Ferrari. Et qu'effectivement, euh, on dit euh, avec des si, on aurait pu avoir 37 points. Mais il y a, deux semaines, on parlait déjà de, il y a une semaine, on parlait déjà d'une situation potentiellement Euh, favorable à Leclerc avec des scies s'il n'y avait pas eu tel problème mécanique, s'il n'y avait pas eu telle sortie de piste, s'il n'y avait pas eu telle erreur stratégique mais on en est à facilement 5 courses perdues euh, et le problème c'est qu'aujourd'hui Leclerc a moins de podium que Hamilton et moins de podium que Russell cette année donc il y a beau avoir 3 victoires là-dedans, ça montre qu'il y a un défaut de régularité qui est colossale chez, euh, chez Ferrari et malheureusement en particulier du côté de Leclerc qui se fait euh, pourrir pas mal de ses courses C'est une chose de, de ah. dire, et si et si, quand tu as des problèmes mécaniques, c'est un peu la faute, tu pas de chance de euh, mm. bien des égards, mais je pense, Paul, que tu seras d'accord, quand c'est des, des erreurs pareilles ou des, des choses qui sont imputables directement à l'équipe, c'est plus compliqué d'accepter ce genre d'exclusion. De, ah, bah, 100%. Bah là, on enchaîne les courses avec des erreurs différentes à chaque fois, c'est enfin, ce qui est assez terrible. Et en plus, l'erreur qui est commise par la Scuderia dimanche, elle est. On avait quand même tous vu venir, hein, sachant que c'était le 15 tour qu'on avait les Alpines et il me semblait, ah, c'est les Alphoromo qui roulaient en pneu dur, que c'était un pneu qui marchait pas dans les conditions fraîches qu'on avait sur le, sur le C'est, compliqué d'accepter que la Scuderia ne le voit pas si nous, depuis notre canapé, on peut, on peut le remarquer. C'est, c'est vraiment compliqué. Euh, alors, c'est facile de dire après coup, mais alors, il aurait mieux valu mettre un pneu tendre, quitte à refaire un deuxième arrêt avec une stratégie agressive, plutôt que d'essayer de, euh, de la jouer, jouer conservateur avec un, un pneu qui faisait perdre une seconde, une seconde et demie au tour. Enfin, c'était faux sur toute la ligne et, euh, et voilà, comment transformer une victoire en 6ème place, c'est quand même rare à, à ce niveau-là de, de commettre une, une telle erreur de jugement, parce que c'est vraiment une erreur de jugement, ça veut dire qu'ils n'ont pas remarqué que les Alpines, par exemple, sont complètement sorties du top 10 au moment où elles ont chaussé leurs pneus durs, alors elles y sont revues parce qu'elles ont une certaine marche sur la concurrence, pour moi c'est l'explication, parce que si Alpine avait été au niveau de la fois ou ils auraient qu'un dans le top 10, là c'est parce qu'ils ont une petite marche sur le reste du bouton que ça marche, Et voilà, Ferrari aurait dû s'en rendre compte, aurait dû s'en apercevoir qu'il perdait plus d'une seconde euh, quelques pilotes que ce soit sur la piste perdaient au moins une seconde tour avec le plus dur donc c'est problématique, la semaine d'avant on avait Leclerc qui se sort tout seul euh, en faisant erreur de pilotage, donc ouais c'est compliqué ce qu'on qu peut espérer parce que je vous rejoins à 100% je pense qu'il n'y a plus vraiment de suspense pour, à, pour la fin de saison parce qu'on parle d'un retard de 80 points mais C est, c est... En ce moment, on tourne à 10 ou 30 points de moyenne maximum pour un pilote de Ferrari par course si on cumule les victoires, les abandons et les diverses erreurs. Donc, ce n'est pas comme si vous avaient vraiment la possibilité de rattraper ce retard selon moi vu qu'ils ne tournent même pas à ce rythme-là en ce moment. L'espoir que j'ai pour cette fin de saison, c'est qu'on ait des courses à défaut d'avoir une lutte pour le titre. Et surtout, j'espère que le retour en forme de, de Mercedes va se concrétiser. Euh, on avait des conditions un tout petit peu particulières ce week-end. Malgré tout, tu l'as souligné, Manu, c'était encore mieux qu'en France. Donc, Vu la progression qu'ils ont eue en 6 mois, j'ai bon espoir qu'ils aient une super fin de saison Mercedes. Et, et surtout, moi, j'aimerais voir ça encore à plus long terme. Je pense que tout ce qu'on voit, c'est quand même une bonne nouvelle pour 2023 et les saisons à venir. Parce qu'avec les règlements qu'on a, en vrai, en théorie, il y a de plus en plus de C. Et, euh, et on peut avoir espoir aussi que Ferrari bah, finisse par gommer ses erreurs. On peut, on peut leur souhaiter que le fait d'avoir, a priori, perdu le titre de cette année leur permette d'être un peu plus débridés, peut-être un petit peu moins sous pression d'ici la fin de saison, même si ça reste Ferrari et qu'ils auront toujours une pression folle. Mais voilà espérons quand même qu'ils qu arrêtent de commettre ces erreurs euh, bah, voilà, qui sont inadmissibles à ce niveau-là, il ne faut pas avoir peur de le dire, je crois, que ce soit les erreurs de pilotage ou de stratégie quand ça se cumule et que c'est à toutes les cours qu'il y a quelque chose, à dire. c'est quand même pas normal, et, et voilà, trouver un peu de sérénité, euh, accepter qu'ils ont perdu cette année, mais que ça leur serve justement de leçon cette année pour faire face euh, à ce qui, est, ce qui se fait de meilleur aujourd'hui en Formule 1, Red Bull, hein, que ce soit ils ont trois vols pilotes pilote et, et la meilleure équipe sur le plan opérationnel, Et qui font les bonnes décisions à chaque course. Voilà. Le, le, pour moi, le grand contraste de ce week-end, c'était euh, Red Bull et ont décider avant le départ de ne pas faire le départ en dur, parce qu'ils avaient prévu de faire le départ en pneus durs, en se disant non, avec les températures, ça ne marchera pas. Comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté une équipe qui anticipe ça, et de l'autre, une qui se rend même pas compte pendant la course que le pneu ne marche pas Donc voilà, que Ferrari apprenne. Euh, et voilà, moi, je dis, cette, cette 8 à 3 qui s'annonce pour ce point de saison est quand même vraiment, vraiment intéressante, et j'espère que ça se poursuivra euh, voilà, d'ici l'année prochaine, que c'est un bon présage pour 2023 et qu'on aura. Trois équipes de pointe fin 2022 et début 2023 pour se battre pour les victoires. Ouais, pour en rajouter une couche moi, sur la stratégie de Ferrari, euh, juste pour effectivement, compléter en, en fait, ce, que, ce que vous dites, il y avait une solution chez Ferrari, la solution c'est Charles Leclerc qui avait, c'était de poursuivre, et il, il a milité pour ça, c'était de poursuivre son relais avec les médiums jusqu'au plus longtemps possible, afin de ne passer qu'une seule fois les, les pneus tendres après. Effectivement, du coup, il aurait fait effectivement, le même nombre d'arrêts. Et fait, je suis d'accord avec vous, aurait dû s'en rendre compte et, et s'en rendre compte. en Binotto dit euh, Oui, ça faisait. Euh, on voyait bien les Alpines, on les a, on les a vus, mais on pensait qu'au bout de 10, 11 tours, l'intense tendance, tendance s'inverserait pour pouvoir effectivement rattraper ce retard. Sauf que c'est jamais arrivé. Et euh, Ferrari, voyait bien qu'avec les conditions fraîches, même avec les médiums euh, en début de course, ils n'avaient pas le rythme euh, qu'ils avaient réussi à avoir le, le vendredi en simulation de course. Donc, déjà, ils avaient des indicateurs comme quoi ça ne se passait pas aussi bien que prévu. Donc, moi, je dis. Je vais apprendre deux choses. Première chose, faire confiance aux pilotes quant à la dégradation de ses pneus. Ce que fait très bien Mercedes et Red Bull par rapport à Hamilton et Verstappen. Quand Hamilton et Verstappen disent mes pneus sont encore bons, mes pneus sont morts, ils font confiance, ils, font, ils, ils, ils restent en piste ou ils, ils rentrent. Ou alors parfois ils effectivement des, des stratégies où il faut répliquer sur des undercuts ou des overcuts, c'est respecté. Mais en général, on fait confiance aux pilotes sur la tenue du pneu et sur le fait qu'il peut aller plus loin. Avec le bon niveau de performance. Deuxième enseignement, cette année les pneus ne n'écroulent pas en performance. Ils sont capables d'aller très loin sans perdre d'adhérence, voire même le contraire, au moins maintenir. Donc ça veut dire faire durer des médiums, il n'y a aucun souci. Même durer des tendres, on a fait sur le durer des tendres assez longtemps. Troisième enseignement, euh, il faut savoir être agressif de nouveau avec ces formules-là. Pourquoi Parce que les pneus, justement, ne se dégradent pas, beaucoup moins, et surtout, on peut dépasser. On n'est plus dans la situation de 2017-2021, où on avait des voitures qui étaient extrêmement difficiles de se suivre, extrêmement difficiles de dépasser, et des pneus qui s'écroulaient au bout d'un moment. Cette année, même n'importe voilà, quel pilote qui a les bons pneus au bon moment, il peut dépasser même son rival. Je veux dire, euh, on a bien vu des dépassements faciles de Verstappen sur Leclerc, là, sur ce grand prix-là, comme de Leclerc sur Verstappen sur les grands prix précédents. Il ne faut plus avoir peur de ça. En gros, il ne faut plus que le stratège évite de mettre les, leurs pilotes en position de se faire attaquer ou d'attaquer le concurrent. Ce qu'on évitait de faire avant, dans la génération d'avant-pilotes, c'était compréhensible parce qu'on ne pouvait pas suivre et on, dé, on pétait les pneus, on les, on les fusillait. Cette année, avec ces Formule 1 et ces pyrillées-là, c'est complètement différent. On a le spectacle promis, ça fonctionne, donc du coup, faisons confiance aux pilotes sur la tenue des pneus et effectivement, s'il faut faire plus d'arrêts parce que c'est plus intéressant de, de, de, de bastonner, de taper dans les pneus, de faire un arrêt en plus, faisons-le. Et ça, Ferrari ils n'ont pas encore compris donc euh, voilà pour moi c'est les trois enseignements que, que Ferrari doit tirer de, de ce Grand Prix et, et c'est assez fou parce que pour, pour, pour, pour ce que tu disais à l'instant euh, les voitures actuelles peuvent justement on peut faire des stratégies où on, on accepte que le pilote ressorte au milieu du peloton quand on y a une Ferrari ou une Red Bull et on sait qu'il va pouvoir dépasser la concurrence et, euh, et on dirait que Ferrari a encore peur de ça et joue absolument à la, la, la track position sauf dans les moments où il faudrait justement la jouer et euh, Et d'ailleurs, Anna Schmitz disait, pour aussi appuyer tes propos, qu'elle euh, dit on a une vision de la dégradation, de la pression des pneus, et tout ça, mais on a surtout un outil qui est hyper important, c'est le feeling du pilote au volant par rapport à la tenue de ses pneus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais... On entend beaucoup chez, euh, chez euh, Mercedes, où Hamilton est toujours en train de parler de ses pneus, quel que ce soit en bien ou en mal. On l'entend aussi chez Verstappen, il en parle souvent, il et l'ambiazé lui demande souvent comment vont les pneus. Et... Euh, Et chez Ferrari, c'est une question vaguement hasardeuse. Il y a une réponse avec euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, y a jamais de, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois il n'y a jamais de réponse concrète au pilote chez Ferrari. Jamais on va leur dire, euh, parce que, par exemple, si le pilote est, euh, est perdu, bon, on va lui dire non, mais tu t'arrêtes quand même, machin, et il s'arrête. Si le pilote euh, sait ce qu'il fait, bon, on va quand même lui dire tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes pas. Et en fait, il n'y a pas de. Euh, on a l'impression qu'ils ils agissent à la chaque fois, on entend plan C, plan D, plan E. Mais qu'au final, ils ne sont pas capables d'adapter un plan. C'est-à-dire que nous allons avoir 6 ou 6 plans avant la course. Le plan se déroulera selon la manière dont il a été établi avant la course et pas selon comment la course se passe. Et, euh, et c'est fou qu'une équipe, parce qu'on on dit qu'elle est jeune, etc. Mais au bout d'un moment, c'est quand même Ferrari. C'est fou que dans une équipe de ce calibre-là, on n'ait pas compris ça. Quoi. Et euh, pour élargir un peu plus la situation d'aujourd'hui s'ils perdent autant de points euh, à la reprise de la saison, donc à Belgique et à Zandvoort, euh, sur Mercedes, qu'ils en ont perdu en France et euh, en Hongrie, ils arriveront à, à Monza en troisième position au classement des constructeurs. Et aujourd'hui, on a quand même, derrière Verstappen, qui a des années-lumière devant, on a cinq pilotes, donc euh, Pérez, Leclerc, Sainz, Hamilton et Russell, qui se tiennent en 32 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait avoir Ferrari qui ne finit pas deuxième au constructeur et pas deuxième au pilote. Alors, Comme disait Wolf, le, le deuxième, c'est le premier perdant. Et puis, c'est effectivement, c'est pas du tout ce qu'une équipe de F1 veut. Mais dans une saison comme ça, où Mercedes est aux abois en début de saison et où Ferrari arrive en posant un doublé dès le début de saison, s'ils finissent pas trop deuxième du classement, dans aucun des classements, ce sera vraiment un camouflet énorme. Et Binotto aura beau dire tout ce qu'il veut en disant « on jouait pas le titre », en disant « la voiture était pas bonne », en disant « on a fait ce qu'il fallait », non, tout le monde saura qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour perdre une saison et la perdre pas seulement face à Verstappen, mais la perdre face à Pérez, ou la perdre face au Mercedes qui normalement n'était pas concurrent direct. La lutte initiale de cette saison, c'était Leclerc versus Verstappen, et à chaque course en début de saison, et même jusqu'à récemment, on avait ce duo, ce duo. Et en fait, on se rend compte que bah, ce duo, c'est toujours Red qui gagne, et qu'aujourd'hui, Ferrari est à peine capable d'assurer une place de vice-champion. Et moi, je suis convaincu, comme on disait la dernière fois, que c'est une énorme connerie que 2023 en disant peut-être que ce coup-ci on jouera le titre, que rien n'est acquis, et qu'actuellement la dynamique c'est Red Bull monte en puissance, Mercedes monte en puissance, et Ferrari fait comme sur connerie. Et je pense que là actuellement ils sont la même force du plateau, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc euh, pour moi c'est vraiment Henri qui est symptomatique de ce qu'est Ferrari, et qui malheureusement est symptomatique de ce que va être la deuxième partie de saison de Ferrari, c'est-à-dire très compliqué. Et le vrai c'est le, le, le pire. Juste... Vas-y Franck, vas-y. Non, juste très rapide, c'est que si effectivement ils arrivent troisième à Monza euh, devant leur public, ils risquent même pas de le gagner, puisque en vitesse de pointe, les Red Bull cette année sont imbattables. Euh, donc pour une fois, Red Bull arrivera en, en tant que favorite à Monza, circuit sur lequel ils n'ont jamais vraiment été, été dans cette position-là. Donc ça euh, ouais. serait camouflé à domicile pour la Scuderia, mais bon, la Ferrari pourra quand même se vanter d'avoir gagné euh, en Autriche quand même. <rire> c'est ça, pour compenser. <rire> c'est évidemment, mais le truc, en fait... Ce qui, est, ce qui est très gênant, c'est que, voilà, tu, vous l'avez très bien exprimé, c'est qu'on voit, nous tous, en fait, les soucis de Ferry, mais Batia Binotto ne les voit pas. Moi, c'est le, le vrai problème de ce Pour là bon, moi, quand, même, quand on voit qu'il dit que le bilan de la première moitié de saison ne peut être que positif sur les 13 courses, nous n'avons échoué qu'une seule fois... Dans d'autres, nous n'avons pas gagné pour diverses raisons, mais dans 12, sur, 12 courses sur 13, nous étions toujours là à nous battre pour la victoire. Bah, mais bon, tes diverses raisons, c'est ta faute, euh, et la faute de tes équipes. Nous n'avons pas joué, ça n'a pas marché, c'est vraiment la, la, la, vrai. la, la formule de Macron, tu sais. je ne dirais pas que ça a, pas, ça a raté. C'est ce qui me gêne, quand il ose dire dimanche que le problème n'était pas la stratégie, mais la performance de la voiture, alors que Leclerc caracolait en tête, arrêtez un moment, quoi, c est, c est... Oui. Il est hyper analytique en fait, il, il n'introduit aucune notion d'attaque, de, de ce qu'on disait. Euh, Manu dit, il raisonne track positions, c'est tout. Il ne raisonne pas du tout euh, ressenti, euh, dynamique de course, euh, changement de conditions, euh, changement de. Effectivement, voilà ce qu'on appelle la dynamique de course. Et ça, ils ne sont pas capables de l'interpréter chez Ferrari, ils ne sont pas capables de, de jouer avec. Ils n'ont pas confiance en leur pilote, on faut croire, pour dépasser, pour remonter, pour, pour jouer la, la stratégie la plus rapide et pas forcément la stratégie la plus safe, voilà, c'est tout simplement ça. Mais là où il y a peur pour la suite chez Ferrari, c'est qu'à réagir comme ça et à réfléchir comme ça, il pourrait en plus prendre erreur, faire l'énorme erreur et prendre la mauvaise décision en faisant des, re, des restructurations à l'usine, en se disant « non mais la voiture n'était pas assez performante, on a perdu à cause de ça », alors qu'en fait, l'usine a produit la meilleure Ferrari depuis potentiellement 10 ans. Euh, ou même peut-être 12 ans oui. et euh, en fait euh, aujourd'hui Binotto est en train de dire non la voiture n'était pas assez performante mais non aujourd'hui ce qui va pas c'est la stratégie, les ingés euh, les mécanos parce que des fois il y a des conneries qui sont faites au stand et un paquet d'arrêts au dessus de 5, 5 secondes chez Ferrari c'est un mauvais stock euh, et, en fait... ah ouais, ouais. et en fait c est, c est à réagir comme ça il va juste encore plus créer des problèmes parce que Euh, Aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un, enfin un département chez Ferrari, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit, c'est l'usine. La voiture est super bonne, les évolutions qui en sortent sont bonnes parce qu'à chaque fois, ils reviennent au niveau et à chaque fois, les problèmes sont ailleurs. Et en fait, euh, alors que les mécanos, ça ne va pas, les stratèges ça ne va pas, la communication entre ingé et les pilotes ça fait déjà un moment, mais je la trouve désastreuse. Bon, vraiment, les, les, les radios qu'on a entre Leclerc et son ingé ou Sainz et son ingé, mais pour moi, c'est lunaire et ce n'est même pas du niveau de la F1. C'est-à-dire qu'on a des, des communications chez Préma en F2 ou chez euh, Virtuosi ou chez euh, Carlin qui sont des gens qui savent ce qu'ils disent avec des ingénieurs qui écoutent les pilotes et qui prennent les bonnes décisions en temps réel. Ferrari est incapable de faire ça. Et vraiment, moi, c'est enfin euh, à chaque fois, je fais un petit florilège de caméras embarquées après les courses et puis j'écoute un peu les discours sur radio, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de niveau à ce niveau-là. Et, euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que Binotto ne comprend pas Que le problème peut aussi venir du circuit et de ce qu'il a sous ses ordres directement. Et en fait, tu as l'impression qu'il cherche toujours des problèmes à l'usine. Non, mais c'est quelque chose comme ça, il y a un problème sur la voiture. Non, la voiture, elle est très bonne. Et je suis persuadé qu'une voiture comme la F175, tu la mets chez Mercedes, ou sous Bull, ils en font une championne du monde. C'est ça. Parce que c'est des voitures qui ont un niveau phénomène. Et qu'on a vu Mercedes avoir des titres, enfin, lutter pour le titre l'année avec une voiture qui avait moins de potentiel par rapport à la meilleure. Et on a vu Réal lutter pour des victoires et des titres avec des voitures qui étaient moins bonnes que ça, relativement à la meilleure. Donc. Je, je reste persuadé que Binotto ne comprend pas le dysfonctionnement de son équipe ou se voile la face, c'est pas exclu. Peut-être qu'il se rend compte qu'il n'est pas la carrière d'un meneur pour les gens qui sont sur le circuit, vu que c'est quand même lui qui est à la tête de ces gens-là et qu'il essaie de trouver des problèmes ailleurs pour se dédouaner inconsciemment. En fait, ils il sauto paralysent entre ingénieur et, et pote chez, chez Ferrari. En, en gros, où j'ai pas envie de prendre la responsabilité de, du mauvais choix qui risque d'arriver. Euh... Alors que chez, effectivement, chez Mercedes et chez Red Bull, il y a des ingénieurs qui sont capables d'imposer leur point de vue. Pourtant, c'est des Max Verstappen et Louis Hamilton. Ils sont suivis par des millions et des millions de personnes. Je veux dire, Bono, il n'a pas peur d'imposer son point de vue à Hamilton. Et Lambiaz n'a euh, pas peur d'imposer son point de vue à Verstappen quand il le faut. Et le contraire est vrai aussi. Chez Ferrari, ça, ça disserte, mais personne ne prend la décision. Bah, vu qu'on ne sait pas faire, chez FAARIM, moi ce que je propose, c'est que c'est Leclerc qui prenne la décision ou celle qui la décision et on laisse voir pendant 3 ou 4 courses comment ça fonctionne. Tout simplement, si, si les, si les ingénieurs ne sont pas capables de tenir tête à leur pilote en disant c'est la meilleure décision, c'est le. Voilà. Parce qu'ils qu ont peur, parce qu'il y a la limite que de rentrer à Maraneo, de se faire dégager, parce que bout même si Binotto protège son personnel, au bout d'un moment, euh, je, je crois savoir que si Binotto s'est éclipsé euh, pendant le Grand Prix Prix, mieux c'est parce qu'il est en train de sortir un coup de fil euh, de, la grande, de la grande direction de Ferrari. Euh, voilà, la Pouelcan qui n'a pas hésité à mettre un tweet euh, rouge de colère hein, pendant, pendant la course au moment où, effectivement, ça s'est très mal fait, euh, je, je sais, euh, voilà, des, des sources ont, ont confirmé que c'est John Elkan, donc le prix de Farid, qui a pendant la course. Quoi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se joue, quand même, chez Farid. Donc, en gros, voilà, il faut falloir remettre... Je pense qu'il y a quand même il y a des grosses discussions pendant l'été. Je ne sais pas s'il y aura des têtes qui vont, qui vont tomber. Je ne suis pas certain Mais il y aura une grosse remise à plat, au moins sur le fonctionnement. Parce qu'effectivement, quand tu dis la voiture, il n'y a rien acheté. Une voiture qui ne fonctionne pas sur un grand prix parce qu'il y a des conditions plus froides, ça arrive à tout le monde. Ça arrive chez Mercedes, ça arrive chez Red Bull. Ce n'est pas pour ça que la voiture est mauvaise. Ça arrive, c'est une question de réglage. C'est quand même pas la formule. Euh, c'est tellement. Je joue tellement en détail que sur un grand prix, on peut se lancer. Voilà. Si on essaie une voiture qui est bonne 12 grands prix sur 13, effectivement, personne de l'usine, il faut absolument le protéger. Il ne faut pas y toucher. Le reste, c'est la stratégie du l'opération, C'est tout. En cas, okay. Okay, il faut, il faut, un... voiture, okay, il faut Oui. oui. We are checking, we are checking, Franck. We are checking. Ce serait ça, la réponse du Ok, copie. <rire> non, mais en fait, ouais, il, faut, il faut absolument qu'ils repartent de cette basale l'an prochain parce qu'elle est très bonne, cette voiture. Et vraiment, pour le coup, tu le vois en plus. Visuellement, ça se voit, elle est super bonne. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut qu'ils aient d'autres. Il faut qu'ils euh, qu qu arrivent à, à trouver ce qui ne va pas ou en tout cas à, à avoir un petit peu plus de, de clairvoyance sur les défaillances. Mais c'est vrai que. Tu dis, Franck, le fait qu'il se fasse appeler en pleine course euh, par John Elkan, déjà, je pense que le coup de fil a dû être rapide et hyper violent. Et en plus, à mon avis, euh, il va falloir qu'il. Enfin, s'il doit répondre comme ça en pleine course, c'est que je pense que le débrief à Maranello va être terrible. Donc, euh, je ne pense pas qu'il va passer à la meilleure pause estivale. Mais le fait est que. Euh, ils ne seront pas champions du monde et ils ne seront possiblement pas vice-champions du monde. Et c'est juste inadmissible avec une. Une voiture comme celle-ci et des pilotes comme cela, parce qu'encore une fois, pas grand-chose. Alors, Sainz, ça fait une ou deux conneries, et Leclerc en a fait deux, mais il sur surpilote une ou deux fois. Mais on ne peut pas leur reprocher ça, parce que finalement, euh, les points perdus par les pilotes sont tellement moins nombreux que ceux perdus par l'équipe que tu ne peux pas leur reprocher. Et, euh, et Sainz a bien compris ça, puisque lui, il commence à se rebeller un peu à la radio, quand il, commence à, quand il dit à critiquer son ingénieur d'arrêter d'arrêter des choses. Et, euh, mais ça reste assez. Euh, J'ai peur pour Leclerc qu'il se fasse complètement enfermé là-dedans et que sous cette espèce de, de, de pression énorme au président de Ferrari, il n'arrive pas à s'en sortir et à se remettre un peu, à s'affirmer en tant que pilote comme le font d'autres. Parce que Verstappen, alors c'est vrai que tout le monde dit Verstappen il gueule beaucoup à la radio, moi le premier, mais en peu que Verstappen il se fait comprendre et quand il y a un problème, que ce soit la voiture ou les gens ou quoi, il le dit et c'est lui aussi. Donc il euh, y, a, y a un manque de, re, de remise en question chez Alpine qui est... Euh, Chez Alpine, chez Ferrari, par exemple... Chez <rire> Alpine aussi, <rire> aussi. Ah, c'est le débat, la... <rire> débat de la première heure qui est revenu. Il y a un manque de, de, de remise en question chez Ferrari qui est vraiment, euh, qui est vraiment impressionnant et malheureusement c'est surtout Bidotto et peut-être un peu Laurent Mekies parce que lui aussi est censé euh, gérer ces, ces aspects-là. En fait. Pendant ce à la Paul à calculer si Alpine peut revenir sur Ferrari aussi au championnat <rire> <rire> Avec sur Alonso, François. Ah, est ah, voilà. Est-ce que De Vries pourra le faire Je ne sais pas. Ah oh non, arrêtez avec lui hein, maintenant, c'est bon. <rire> S'il vous plaît. Merde. Non, mais c'est. Vous imaginez quand vous êtes Mathia Pinotto sur le mur à des stands, vous sentez la poche de votre, de votre jean qui est en train de vibrer. Qu'est-ce que c'est Oh, mon patron Il doit nous encourager. Il nous fait le cas de merde. Ça doit être pour nous encourager. Il voit qu'on fait une belle course. Euh, le droit du bossin qui veut dire que Pinotto est à l'hospitalité pour alater Macchiato au moment où elle pile un milliard. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, effectivement, parce que je ne vois pas. Hein trop comment c'est possible sinon non ah, c'est une c'est quand même terrible de voir ça en fait de, de, de voir Ferrari euh, complètement vendanger des opportunités qui existent et qui sont là mais bon c'est malheureusement un thème que l'on connaît depuis maintenant bien longtemps et c'est pas euh, c'est pas une nouveauté marseillaise donc on les a un petit peu évoqués bah écoutez c'est encore un double podium pour eux c'est un super week-end la pole de, de Russell qui est sortie euh, euh, absolument de nulle part mais qui était euh, bah, très très sympa je pense que tout le monde était content de le voir euh, claquer la, la peau de George Russell très clairement, avec cette, cette Ferrari, et puis écoutez derrière c'était un Grand Prix ma foi, ma foi sympathique, c'est vrai qu'on a, a beaucoup de courses sympas en Hongrie hein, ces dernières années, c'est un circuit qui se prête de oui. plus en plus au, au F1, moi il faudra quand même un jour m'expliquer comment on est passé de la Hongrie, le pays où il fait toujours 50 degrés, il y a toujours du soleil, machin et, et puis le Grand Prix <rire> depuis 2006 il pleut une fois sur deux, ça devient, euh, <rire> devient assez étonnant. Mais euh, on, a, on a quand même eu voilà, encore une belle, une belle édition de ce Grand Prix. Vous nous excuserez, on ne va pas faire le tour des équipes cette fois-ci, parce il est 22h15, à un moment donné, <rire> on ne va peut-être pas, <rire> peut pas trop abuser de votre temps. Euh, et puis De toute façon, d'ici quelques minutes, McLaren vais oui, Twitter Après, euh... derrière, ça n'a pas été non plus très, ouais, ça a très, très animé. Il y a eu la, la pseudo, euh, pseudo Baston euh, qui a fait le tour des réseaux sociaux entre Ocon et, et Alonso. Oui. Ocon a-t-il été trop violent avec Alonso Moi, je dis non, mais après... Il a décidé de, par de partir au moment où Ocon a mis son coup de volant. Moi, je suis désolé. Ah, C'est la bonne grosse théorie. Je, je, je voulais noter à quel point euh, euh, on arrivait à la mi-saison, à quel point le, le peloton est vraiment plus scindé en deux quand même. En, entre Verstappen, Verstappenker et Leclerc 6 sixième, on avait 16 secondes. Et pour retrouver Norris, il y avait plus d'une minute d'écart entre, entre, entre Leclerc et Norris. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir les trois top teams qui sont, qui sont vraiment serrés. C'est forcément une bonne nouvelle que l'Ikara a quand même l'air de se creuser avec le, le reste du, du peloton. Alors, on peut imaginer, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, évidemment, sur l'année prochaine en priorité parce qu'il n'y a donc plus forcément grand-chose à jouer cette année. On sait que le développement des fins de cette année est important parce qu'on parle de toute nouvelle réglementation. Donc, plus ils comprendront la fin de cette année plus pour développer celle de l'année prochaine. Et j'ai un peu peur quand même que les McLaren Alpine ont fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour rattraper leur retard, ce qui n'est pas impossible. Euh, et, et aussi signaler que sur le top 10 de la course, on avait les 9 du championnat dans, dans les points, puisque... Euh, oui c'est ça, puisque le seul membre du top 10 qui a marqué des points, c'était... qui n'était pas du top 10 qui a marqué des points, c'était elle qui a terminé dixième. Donc là même, en, en milieu de peloton, on commence à avoir une... Une hiérarchie de plus en plus claire avec vraiment Alpine, et McLaren qui se, se dégage pour la quatrième place. Et Aston Martin, qui l'air de rien est neuvième au classement, mais qui selon moi n'est ne, plus tout à fait au niveau que reflète son classement, qui commence un peu à à, à grignoter du terrain sur Alfa Romeo, à ses compagnies. Donc, donc euh, voilà, j'espère juste que d'ici la fin de saison, ces équipes du milieu de Plot trouveront quelques solutions pour se rapprocher des top teams. Parce que minute d'écart entre le sixième et le septième, c'est quand même énorme énormissime. C'était quasiment un tour de retard, il avait une horreur, de toute façon sur le sur vainqueur et les alpins aussi. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste souligner ça. Le fait qu'on a vraiment une hiérarchie de plus en plus claire à tous les niveaux. On salue Vettel. En fait, c'est vrai que juste. Le... Euh, pardon Manu, mais on salue juste rapidement Vettel et Stroll qui sont 1 et 2 au classement des dépassements. Parce que ça y est, ils nous ont refourgué. On a <rire> eu le droit de nouveau de voir le, le classement des dépassements. Donc ça y est, ces Aston Martin sont nus en qualif, mais au moins en course. Ils si ça... se dépassent entre eux, c'est pratique. C'est <rire> pratique, vois, ça, fait, ça fait des points en plus, c'est bien. Euh, Vas-y Manu. Voilà. Non, non, mais oui, je pense qu'en début de saison, il y avait un peu Mercedes qui, euh, qui faussait l'image globale du truc parce qu'ils étaient vraiment loin des deux top teams. Et puis, euh, du coup, ça fait qu'il y avait vraiment cette espèce de... Ils étaient dans la l'Ando Massland, mais ça faisait un lien, en fait, entre le peloton et les top teams. Et maintenant qu'ils sont revenus au niveau des deux autres, effectivement, ça fait un gouffre entre les, les trois équipes de tête. Et, euh, et le reste, on est un petit peu dans une situation, à la 2019, malheureusement, là-dessus. Sauf que la fiabilité n'est pas parfaite. Donc, du coup, on a... Euh, on a quand même des, des chances de ces sites euh, pour ces équipes-là, mais moins qu'en 2020-2021, puisqu'on avait euh, l'an dernier et l'année d'avant beaucoup plus de pilotes qui, différents qui montaient sur le podium. Il ne faut pas oublier que cette année, à part le, les, trois premières, les trois équipes de pointe, on n'a que Norris qui a fait un podium. C'est euh, vrai qu'en 2020 2021 on a 13 pilotes de mémoire qui montent sur le podium. Euh, C'était un peu plus. Donc, après, il faut voir comment se passera la deuxième partie de saison. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est que dans une première année de règlement. Donc, forcément, avec le plafond budgétaire Et les handicaps aéros pour les meilleures équipes, ça va forcément réussir par se, à finir par se, mmh. se réduire plus ou moins vite, c'est la question. Mais, euh, mais entre guillemets, on part sur des bases correctes et ça devrait être la pierre de ce règlement en matière d'écart entre les meilleurs et les moins. Ce qui pas mal, puisque... Sur les qualifications, on s'amuse bien, bien. Ouais, sachant que sur les qualifications, on a quand même des écarts qui sont très serrés. En course, c'est catastrophique, parce qu'il y a aussi l'opérationnel qui rentre en jeu et qui est trois top teams, même Ferrari fait un peu n'importe quoi, sont quand même vraiment au-dessus du lot. Euh, après, en qualif, ça commence à être vraiment serré et on a des équipes comme Alpine et McLaren qui vont se mêler un peu au, au, top, au top 6. Donc, euh, c'est pas oui. mal. Et puis, le top 6 bouge avec les Mercedes qui sont un peu mieux. Donc, euh, ça laisse quand même présager une belle deuxième partie de saison avec beaucoup de circuits un peu plus fous. Je pense à Spa qui a souvent des courses assez dingues. Je pense à, à Singapour, évidemment, qui va faire une course encore assez folle Il y a le Brésil, le Mexique. Donc, ça peut, ça peut faire des potentiels de résultats assez dingues. On a Monza où on a la course de... De l'année, ça fait quand même deux ans de suite, on a un vainqueur surprise, donc euh, voilà, ça peut être des, des courses sympas. Ouais. Mais Je vais sûr, essayer on... de finir avec une oh, potentielle breaking news. Oh, oh tu vas trier. Oh, avec, avec, avec un pilote qui, qui pourrait peut-être regretter d'avoir signé si c'est okay. fait. On voilà, parle justement de Felipe Drugovic, qui apparemment, d'après la presse brésilienne, aurait signé pour chez Aston Martin en tant que troisième pilote, pilote de réserve et de développement peut-être ah. un, peu, peut un peu trop tôt aïe, aïe, aïe. mais c'est pas confirmé encore mais il y a, il y a plusieurs voilà, rumeurs qui bruissent ce, ce soir ce ouais mais c'est juste parce, parce que, que j'ai posé une patrouille de dessus c'est <rire> pas voilà, -ce du coup ça s'est entendu jusqu'au Brésil et hop ouais. Aston, a sauté Aston, sauté a de... De... Aston a décidé de recruter tous les noms potentiels d'Alpine pour les chier ou... ils font non. comme McLaren, comme McLaren. <rire> Le Laurent il fait comme Zach il fait tout comme Zach Non, ah, mais, il fait côté... tout fleuri, nouvelle usine, il, il fait, l œil, l œil, fait tout pareil. Ils viennent de recruter <rire> Ricardo et Huckenberg pour l'Extremi, Ils se partageront le baquet, euh, le baquet masculin. <rire> parce que, ont des, des, des, des équipages mixtes, on va euh, Juste pour terminer, messieurs, on, on ne peut que saluer le, la grande perf du week-end, évidemment. Euh, Nicolas Latifi, meilleur temps des essais numéro 3. Et, et, et du premier et secteur des qualifs. Des, secteurs... des deux premiers secteurs. Ouais. Il fait une erreur dans le dernier virage, mais euh, si tu peux dire, tous les micro-secteurs, il était parti pour faire le meilleur temps de la Q1. Donc. Euh... Comment... L'histoire était en marche et puis on peut m'expliquer. Dans, dans, dans quel univers c'était possible, ça. parce la que pluie, là la pluie non mais franchement les... la pluie et, euh, et ouais, ouais. La Tifi, la Tifi en Hongrie elle a l'air d'avoir quelque chose quand même très ouais. rapide. C'est ça. On c est, est droit de voir peur de ne pas accélérer à fond. Dès que ça tombe ça va aller mieux. <rire> <rire> <rire> on va se, quitter, on voilà. va se quitter sur cette bombe, hein, bien évidemment. Merci d'avoir été. Mais même très clair, là, voilà. euh, on peut pas faire mieux, hein, très clairement. Là. Non, non, mais écoutez, les amis, on ne vous mange pas plus de votre temps parce que, excusez-nous, les conditions d'écoute pour vous ne devaient pas être les plus simples. On en est euh, désolé. Je ferai en sorte maintenant de ne plus jamais être en déplacement le mardi soir quand des contrats peuvent se signer en Formule 1. Parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué cette affaire. Euh, et puis il va être temps pour nous de prendre des vacances bien méritées. Qui ne seront à mon avis pas des vacances, vu la gueule euh, des, de la silly season. Là, à mon avis, il va y avoir du boulot pour tout le monde. Mais euh, le Grand Prix va faire ah, un oui, petit pas saigné. de côté. Mais rassurez-vous, on reviendra en forme après le Grand Prix de Belgique. On pourra vous parler pendant 45 minutes de comment est-ce que Takuma Sato a réussi à trouver un paquet chez Alpine pour 2022, 2023, euh, mais bon, ça, ce sera évidemment euh, à voir. Comme le dit Slim Tosto, évidemment, Racing Café jeudi, parce qu'il y aura encore des choses à dire, et pas que de la F1, hein, bien évidemment, il s'est passé des belles petites choses dans le monde des sports mécaniques. Ce week-end, donc, c'est jeudi, 20h30. Vendredi, 20h30, aussi, le plus grand live de tous les temps, bien sûr, puisqu'avec Manu, nous regarderons Driven qui est certainement le meilleur film de sport pourroso <rire> de tous les temps. Donc, euh, bien sûr, vous ne voudrez <rire> pas louper sans aucun doute cette pépite. Merci beaucoup à Franck, à Manu et à Paul. Ça me fait un grand plaisir. Euh... Merci à tous. Merci à tout le monde. Et on se retrouve... Merci. Ben, vous avez été très nombreux. Oui, vous avez été vraiment très nombreux. Donc, ça vous fait super plaisir. On oui. se retrouve jeudi. Et pour tous ceux qui ont suivi la chaîne aujourd'hui, venez jeudi, vous verrez, l'ambiance est tout aussi sympa. Vous aimerez beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut.